えい

Rock c l a s s i q u En e ce vendredi 9 septembre de l'an 2011, je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Aujourd'hui marque le 15e anniversaire de Rock c l a s s i q u et e comme d'habitude, je vais vous présenter la sélection rock la plus éclatée et éclectique des ondes en touchant à tous les styles l e s genres de musique

r a s s e m b l é s sous la grande bannière classique. Je vais vous présenter du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du boogie, du folk rock, du southern rock, du rockabilly, du rock québécois ainsi que du métal vers la fin.

On va entendre, entre autres, cet après-midi, des artistes, des groupes comme、euh, The Rolling Stones, The Doors, Jethro Tall, Jimi Hendrix, Kiss, Frank Marino, et Mahogany Rush, Les o o Led Zeppelin, Deep Purple, The Black Rose, et Motorhead. J'aurai une nouveauté à vous présenter dans la troisième heure, soit le nouvel album du projet Rockabilly, de l a m i de Motorhead, et Slim, Jim Phantom.

Euh, des Stray Cats, soit Head Cat, e、euh, t leur deuxième opus Walk the Walk, Talk the Talk. Dans la deuxième moitié de l'émission, je vais vous présenter、euh, le deuxième album d'un groupe de rock québécois très obscur du début des années 70, soit le Quatuor Sex et leur disque The End of My Life, ainsi qu'une face complète d'un album v é n i t c l a s s i q u e paru il y a 40 ans, soit Look at yourself de Uriah Heep. On va débuter tout ça.

Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l a m e n t la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! 89 FM!

on a tiré de leur premier album, de leur, pas de leur premier album, le premier album qu'ils ont fait suite à leur immense succès, Night at the Opera, qui les a vraiment propulsés, je dirais, vers les hautes sphères. C'est l'album Day at the Races, qui est paru, lui, en 1976. Et cette semaine, c'était l'anniversaire de leur flamboyant chanteur.

Baroc Boulsara. Mieux connu, sous le nom de Freddie Mercury. <rire> il avait quand même bien fait de changer de nom. <rire> et、euh, il aurait eu quel âge、euh, Donc, il est né en 1946 et nous sommes en 2011, ça lui aurait fait、euh, 65 ans. Ah, je ne pensais pas qu'il était aussi âgé. Oui, effectivement. Ben, en fait, il est décédé à l'âge de 45 ans en 1941. Long, et,、euh, mais ça, oui,、ça. il était quand même assez âgé.、Euh.

Ben, si on considère que Queen a commencé, Alors,、euh, Vraiment, en 73, c'est、ouais. le premier album, là. Il était, il était déjà assez vieux, Freddie m a c u r i Il avait、ouais. étudié、euh, également auparavant pour être designer ou、euh, quelque chose du genre. Donc, il a passé quelques années aux études. Mais c'est également le cas de Brian May, qui、ouais. a également étudié à l'université avant de former Queen. Donc,、mm -hmm. euh, je crois même que tous les membres de Queen avaient déjà des professions.、Euh, le, le batteur Roger Taylor、euh, voulait être, a u s s i bien Roger Taylor.、Euh, oui, architecte. Oui, architecte ou dentiste, non?

Quelque chose comme ça. Il y en a un、ouais. qui e s t architecte, je ne sais pas du、ouais, si、tout lequel. Ouais, ouais. Euh, euh, Brian May, par contre, était astrophysicien. Oui, effectivement.、Euh

D'ailleurs, il a écrit de, de, des livres d'astronomie,、euh, bien un spécialiste sûr. Des p é c i a l i s t e du ciel. Oui, exactement. Et d'ailleurs, cette semaine, Google a rendu hommage à Freddie Mercury avec un doodle spécial, c'est-à-dire à, à la place qu'il soit écrit doodle au-dessus de Doodle, dis-je? que dis Google, Google、oui. au-dessus de la barre de recherche,、eh、bien, on avait droit à un petit vidéo,、euh, dessin animé sur les airs de、oh, Don't、ouais. Stop Me Now. Ah,、oh, oui.

Intéressant. Ben oui, c'est intéressant. Bel hommage. Oui, et on peut le revoir sur YouTube d'ailleurs, je、mm、suis -hmm. certain. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Eh bien oui, il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzbé, l'authentique, le véritable historien de C'est f u avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir d'être en compagnie, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci Les éphémérides.

Je pense que nous avons un programme très copieux aujourd'hui pour ce 15e anniversaire classique puisqu'il s'est passé plein de choses dans l'histoire du rock du 5 au 11 septembre, n'est-ce pas? Effectivement, puisque déjà le 5 septembre, la même journée、euh, que naît、euh, Freddie Mercury, bien, nous avons la naissance de l o u d e n Wainwright III, né、euh, le 5 septembre 1946. Exactement chanteur... la même année. Oui, exactement.、Mm -hmm. Et il est euh, chanteur,、euh, auteur-compositeur de musique country, mais également、euh, le père de Martha

Et Rufus Wainwright.、Oui. Donc, il célébrait ses 65 ans cette、mm -hmm. semaine. t es aussi dans le folk.、Euh, oui, effectivement, i、ouais. l a lancé、oui. quelques albums. D'ailleurs, il en a lancé un il n'y a pas si longtemps, je crois, Oui, c'est vrai. Oui.、Euh, donc, il est toujours、euh, très, très proéminent, très, très prolifique, dis-je,、oui. dans, dans, dans son.、Mm -hmm.

Dans, dans sa carrière, voilà. o u Prolifique tout court. Oui, prolifique tout court, <rire> voilà. Euh, le 5 septembre 1964, Manfred Mann lance Didi Wah Didi. u n e pièce très très populaire qui a、ouais. donné, je crois que c'est le premier succès également q u Oui, qui a été reprise、Man. au Québec par Tony Roman,、mm -hmm. euh...

Je me souviens pas comment il l'avait intitulé. Do a mais... dit、oh, quelque ouais, chose, ouais. genre,、euh, également, ça avait été repris par Captain Beefheart et.、Ah, et, oui. et son Magic Band、euh, également. Ça a été son premier succès. La première pièce enregistrée pour AM à l'époque.、Euh, c e s t sorti、euh, seulement sur 45 tours? Seulement sur 45、ouais. tours. On peut la retrouver sur la compilation Nuggets, par contre, cette,、ah. euh, cette version-là. Mais ça n'a、ah, jamais ouais, paru mais... sur un album.

C'est bizarre, parce que j'ai, j'ai les compilations Nuggets, c'est, p e u t ê t r e le、seul. volume 2 ou quelque chose,、ah. e n Nuggets 2. En fait, j'ai v a s、ouais. t r o u v é、euh, la première version là-dessus, et,、euh, j'ai découvert, en fait, Captain Beefheart avec ça.、Euh, avec cette pièce?、Euh, ouais. Ah, ouais.、Oui. Exactement. Une pièce, quand même,、euh, très, très standard, là, mais avec la voix、mais、de pas, Captain Beefheart. Pas de, pas de psychédélisme là-dedans. Non, pas vraiment. Non,、ah. seulement la voix assez, assez forte de Captain Beefheart qui、ah, vient、okay. d'étonner un peu, là, avec,、euh, le style. C'est une pièce plutôt blues qui a été une façon、ah. plutôt blues reprise, mais,、euh, c'est une, une pièce pop, en fait, là, vraiment. Ah.

you <laughs>

On avait engagé, en fait, Captain B. e e Fart h e et son Magic Band pour、euh, faire compétition aux Rolling Stones et aux Beatles. <rire>、euh, C'était la réponse de la Côte-Ouest. Et d i d d y w a d i d d donc, y a été la première、euh, pièce à les propulser.、Mm. Je pense que l l e avait même、euh, été dans les palmarès、euh, à l'époque, mais pas très, très longtemps. Et par la suite,、euh, Captain B. e e Fart h e a un peu transformé、ah. son groupe. <rire>、euh, C'était le cas aussi de Manfred Man, qui faisait des、mm -hmm. trucs très pop comme、ouais. ça c e ses t l débuts. Et par la suite,、euh, il s'est lancé un peu vers le. Comment ça un, un,

À intégrer des éléments de jazz dans sa musique et c'est devenu un vrai groupe de rock progressif dans、oui. les années 70, t e a r t h Band. D'ailleurs, on va en diffuser une pièce au cours de l'émission cet après-midi avec la s i e C'est génial parce que c'est très, très bon. Ah、oh, oui, c'est bon. En 1964,、euh, la même journée, en fait, le 5 septembre, les Animals sont au numéro 1 avec The House of the Rising Sun, bien sûr,、oui. un très grand succès, reprise、oui. en France. Reprise d'un.

Un classique,、oui. euh, de, du blues. e t e n français, ça a été repris, ça aussi,、oui. euh, très mal par Johnny Haleté, les portes du pénitentiaire. o u i o u i

C'est vraiment dommage puisque c'est la, la, version qui est la plus populaire, en fait, au Québec. Et même que la version des a n e m o、oui. s e s o est pratiquement pas connue. Souvent, les directeurs de régramation privilégiaient、euh, une version française à celle、euh, des, de la version originale,、mm -hmm. euh, ici au Québec dans、ouais. les années 60. Alors, c'est pourquoi on a plutôt fait jouer les portes du p é n i t e n c i e r de Johnny Holliday, qui est vraiment affreuse,、euh, comparativement à, à celle de, des a n e m o s e s Et ça s'est arrivé souvent, on faisait jouer la version des classels d'un, u n d n

Yes, Des Beatles, c'est aberrant. Exactement. Tout fait aberrant. Ici, au Québec, on faisait jouer Fum,、euh, Fum, Fum des excentriques plutôt que f a n f a n f a n des Beach Boys. <rire> c'est ridicule. <rire>

Ah, on voulait, on voulait <rire> encourager, en fait, ces artistes qui, bien souvent, volaient leur bon, succès,、ouais. puisque les droits n'étaient même pas payés. On était dans un genre de f o u s o u v e n t les, musiciens, comme ça, se dépêchaient, mettaient la main sur un nouveau 45 tours, un nouvel, un nouvel extrait,、euh, des Beatles, des Stones,、euh, des Beach Boys, ils se dépêchaient,、euh, à prendre la pièce, à faire、mm -hmm. des paroles, ils l'enregistraient dans la nuit, le lendemain matin, ils allaient porter ça dans les stations de radio, et eux faisaient tourner ça, et c'était dans les magasins. Exactement.、Mm. Et、eh、bien.

Et par la suite, en 1966, le 5 septembre toujours, alors que les Beatles sont en congé après leur dernière tournée, John Lennon s'envole pour、euh, l'Allemagne pour tourner le film How I Want a War.、Ouais.

Film moyen, hein.、Euh... J'ai même pas vu ce film. J'ai jamais été capable de l'écouter au complet parce que je trouvais ça trop plat. Ah oui.、Ouais. J'ai lu quelques extraits, mais j'ai jamais malheureusement vu le film au complet. Évidemment, un... que... l'idée était bonne. C'est un une espèce de,、euh, je dirais, pamphlet、euh, antimilitariste.、Euh, mais, bah,、bon, c'est pas vraiment bon comme film.、Bah. À ce qui paraît, par contre, John Lennon est très bon dans ce film. Oui, il est naturel. o、ouais, u、ouais, Il exactement. i était très bon avec la caméra de John Lennon du、ouais, Japon. Oui, oui, absolument.

En 1990, toujours le 5 septembre, B.B. King reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.、Et、bien sûr, on r hommage à ce grand homme du blues qui,、euh, blues, qui fait jouer sa guitare, en fait, encore aujourd'hui.、Ouais. Et ça, depuis plus de 50 ans. La fameuse ans. Lucille. Oui, exactement. <rire>

Et finalement, 2003,、euh, première de Greendale, le film concept de Neil Young qui se marie à l'album, concept du même nom qui a、oui. p a r u également,、euh, je crois que c'était la même journée que le Je n'ai pas vu le film, par、oh, contre, j'avais.

J'avais aimé l'album. Oui, l'album、ouais. est quand même intéressant.、Ouais. Euh, c'est un、euh, euh, concept euh, basé sur une famille, quelque chose de genre. Je, une famille dans une ville euh,、ouais. euh, de la côte ouest、euh, exact. américaine. Exact. Et、euh, l'album vaut la peine d'être écouté.、Ouais. Euh, ça fait partie des bons albums de Léry Anne. Oui, c'est ça. Oui, e s t ça. Oui, c'est ç Qui l'a sorti, disons, dans les 20 dernières années.、Là. Exact.、Hum.

Nous continuons cette journée, cette semaine, plutôt d'éphéméride s avec le 6 septembre et, le 6 septembre 1944, eh bien, nous aurons la naissance de Roger Waters, bassiste de Pink Floyd, qui lui célébrait ses 68 ans. Il vieillit très bien, Roger Waters. Oui,、alors. effectivement. Effectivement. D'ailleurs, par contre, il a décidé de prendre sa retraite de la scène. Il a、oui. dit... a

Justement, parce qu'il se faisait vieux et,、euh, que il n'avait rien d'autre à apporter que sa présence, en、mm -hmm. fait. Il avait dit, entre autres, je suis pas aussi bon,、euh, aux instruments que, e r i c Clapton. J'ai pas、oui. une aussi bonne voix qu'un autre chanteur à mon âge. Donc, je suis mieux de me retirer.、Oui. Mais par contre,、en、ça tourne. En pleine voix, tournait... oui. Effectivement. Et ça tournait de Wall a été une des plus fantastiques.、Ah, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu dans ma vie, ça, de Wall. Ah oui,、ah, j'ai、oui. vu des extraits. C'était assez incroyable.、Ah, oui. euh, non, juste le multimédia qui était présenté、oui. sur le mur, c'était déjà quelque chose

C'est、ah, peut-être le spectacle le plus visuel que j'ai vu. C'était、oui. incroyable.、Ah, c'était vraiment、ouais. ce, que, ce que Waters voulait faire dans les années 80 ou à、mm -hmm. la fin des années 70、ouais. avec Big Floyd mais sur s c è n e Mais c'était pas possible à l'époque. La technologie n'était pas là. Exact.、Euh, mais ça s'est、euh, vraiment amélioré avec les années. Oh oui, absolument.

Le 6 septembre 1963, Jerry Lee Lewis signe son contrat avec Sun Records.、Et、donc, la légende naît en cette journée du 6 septembre 63. Bien sûr, on sait que la semaine、en、dernière... 63?

En s 63,、Mais、non plus. C'est plutôt, plutôt en, 53, oui, en 53. Vas-y,、ouais, en 53. Une erreur de frappe、euh, de mon côté. Puis、euh, même là, je dirais 53. Parce ça que... peut être plus tard. Ah oui, c'est plus tard. D'après moi, en 66. 56, 58. Oui, 56,、ouais. 56, 58. Oui, Oui,、ouais, parce que Elvis était déjà une grosse vedette à ce moment-là. Effectivement, Elvis a signé en 56, je crois. Ou 55. Ça, c'est plutôt 55,、ouais. euh, parce que par la suite, il s'est retrouvé avec、euh, RCA.

Ah, effectivement.、Ouais. Donc, c'est peut-être en 55 ou 56. Ouais, ça, ça serait une erreur de frappe, en、mm. fait. e、euh, t、euh, donc, la légende, quand même, est née cette journée-là. a、ouais. v e、euh, c Jerry Lewis, qui avait, la semaine, auparavant, enregistré des démos pour Sam Phillips,、euh, président de、euh, Sun Records, qui avait décidé de, de justement, de réessayer en audition et de signer,、euh, mm. Jerry Lee. Lewis.

En 1968, Eric Clapton enregistre un solo sur la chanson w h i l e My Guitar Gently Weeps des Beatles, <rire> donc、euh, pendant les sessions d'enregistrement de l'album Blanc. Oui, ça a v a i t été une bonne idée,、oui. puisque les sessions、euh, avaient beaucoup de tension pendant l'enregistrement de l'album Blanc.、Ouais. Alors, en, en faisant venir un i n v i t é comme ça, bien, tout le monde、euh, s'est mis sur son 36. Et, exact.、Euh, et ça l'a、euh, amélioré. C'est d'ailleurs ce, ce, ce, qu ce, ce que George Harrison explique、euh, ouais. dans, dans l'anthologie. Il a fait la même chose avec Billy Preston.

Il dit en, en invitant un autre musicien, ça a amélioré l'atmosphère. On se chicanait moins.、Oui. Et d'ailleurs, e c l a p t o n dit que c'était vraiment génial de travailler avec les Beatles、oui. et que tout le monde était sur, un bon,、euh, sur une, bonne, une bonne journée. Une bonne en fait. entente. Une、toi. bonne entente,、oui. exactement. Par la suite, en 1974, Dark Horse, le label de George Harrison, lance son premier album. Il s'agit de l'album The Place I Love, des Splinters.

Je connais absolument pas, n i le groupe, ni l'album. C'est quelque chose d'assez, d'assez obscur que j'aimerais, par contre, pouvoir écouter. Oui. Ça doit être particulier.、Ouais. Euh, comme surtout premier, premier album lancé par、ouais. Dark Horse, voir s'ils、ouais. si, si ont pris un chemin pop ou plutôt、ouais. rock. Parce que、euh... je dirais que les Beatles étaient pas les meilleurs pour découvrir les talents, non, par exemple. Effectivement,、mmh. effectivement. Donc,、euh, on peut se demander <rire> qu'est-ce que ça a donné avec Dark Horse.

En、ah, 1975, Bruce Springsteen lance Born to Run, bien sûr, un de ses très, très grands albums. Oui. e n fait, moi, je te d i s a i s que c e s e le... je suis vraiment pas un fan de Bruce Springsteen,、oh, pas du tout.、Euh, mais je trouve que de... j'en ai entendu beaucoup les albums de Bruce Springsteen,、mm -hmm. et celui-là, c'est,、euh, à mon avis, le meilleur de ceux que j'ai entendus.、Ouais. o u i C'est、euh, très bons. Oui. En fait.、euh, Parce il... que je te disais, en fait, je connais tous les albums de Bruce Springsteen à aller,

Euh, Jusqu'après,、euh, um, Born, Born in the USA.、Ouais. Je les ai tous entendus et de, de, de tous ceux-là,、euh, c'est vraiment Born on the Run et,、euh, Born to Run, plutôt, est vraiment une coche au-dessus des autres, à mon avis. Ouais, effectivement. C'est un, un de ses meilleurs et ça veut partir de l a période, de sa grande période s classique, s également,、mm -hmm. aller jusqu'à Born in the USA,、ouais. où il était un des artistes les plus populaires、ouais. aux États-Unis.

Tu sais, l'album de River avait été encensé par des critiques, mais moi je le trouvais vraiment plate. C'est un album que je connais pas, de Bruce s C'est un, un album double, il était sorti、mm. euh, sur deux v i n y l e s Moi je trouvais ça vraiment plate.

Je ne connais pas beaucoup sa carrière. en fait. C'est toujours un artiste que j'ai trouvé un peu. À cheval entre la pop et. Oui, exact. On ne peut même pas dire que c'est du rock. J'ai bien aimé l'album Darkness at the Age of Town. Oui, c'est un autre qui est assez bon. Mais sinon, le r e s t e de sa carrière est quand même assez obscur pour moi, p a r c e q u e c'est un artiste extrêmement populaire qui joue beaucoup à la radio. J'ai tendance à moins me diriger vers ses artistes. Ça t'intéresse moins. C'est un peu mon c a s aussi. Oui.

Par la suite, toujours dans la journée du 6 septembre, eh bien, en 1978, nous avons le décès de Tom Wilson, producteur célèbre pour avoir travaillé sur les albums Highway 61 Revisited de Bob Dylan, et également Velvet Underground and Nico, avec des Velvet Underground et Freak Out des m o t t e r s of Invention. <rire> Donc,、euh, respectivement, de très, très bons albums, très bien produits. C'est le producteur de Highway 61? Ouais. a i s en fait, il a travaillé sur l'album. Je e n sais pas s'il a produit entièrement l'album.、Mm -hmm. Il a travaillé sur certaines pièces,、mm -hmm. mais on, on sait que Bob Dylan était,

Très, très, très bien entouré pour、uh, cet album-là. Il y avait beaucoup de personnes qui、ouais. tournaient dans le studio. Ah,、ouais, euh, Wilson. Des...、Euh... Ouais, exactement. exactement. Il y avait des idées qui venaient de, de, de gauche à droite et probablement euh, que euh, Wilson a travaillé justement sur ces.、Mm -hmm. euh, euh, t à d i r e sur certains enregistrements. Nous avons également en 1994 le décès de Nicky Hopkins, pianiste des sessions, privées,、euh, des sessions privées. Prisées plutôt. Il、oui. était prisé en Angleterre. <rire>

Euh, il a participé, entre autres, à des albums des Rolling Stones. a e o r e plein d'albums des Stones. Oui, oui,、mmh. beaucoup. C'est un de leurs musiciens titrés.、Ouais. Il a également travaillé avec les Kings et même Spinal Tap. Il <rire> a enregistré, donc, sur cet album、euh, de, de, je crois, c'est 1980 que Spinal Tap avait fait、euh, ouais, leur、oui. album qui plus, était lié avec le plus film. Plus 84. 84, oui,、ouais. effectivement. Le film était très bon. La, la musique é t a i t é g a l e m e n t bien faite. Donc,、ouais. peut-être que Kenny c a p l a nous avait un peu à voir là-dedans. <rire>

En、oh, 1999, cette fois-ci, le chanteur des s t o n e Temple Pilots, Scott Whalen, é t e l un Jerry Lewis des temps modernes,、okay. est condamné à un an de prison pour violation de probation.、Mm. Il était, bien sûr, un, un fan de tout drogue et opiacité vulgaire. Oui,、ouais, un grand utilisateur c est, c est, de, de drogue dure. C'est dur ça. ça, on en a déjà parlé.、Ouais. Ça, ça fait de lui que la perception du public de Scott Whalen aujourd'hui c e n est u n e d'un.

Oui, effectivement.、Oh, il ne peut pas vraiment être pris au sérieux,、non. malheureusement.、Mm -hmm. Et pour terminer notre journée du 6 septembre, en 2000, Paul Simon lance son neuvième album solo, You're the One. Oui. Album que je n'ai malheureusement pas écouté. Je commence à m'initier en fait, à p o s i r ça. Écoute, je ne suis pas un fan de Paul Simon, mais il y a quelques pièces qu'on pourrait dire qui sont, à mon avis, très intéressantes et des classiques comme la suivante.

50 Ways to Leave Your to フィフィ r e イ C'est fou. 89FM

The problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said, It's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself.

At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, s t a n You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free.、Or、hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just d r o p off the key.

About the back, Jack.、Yeah. Make a new plan stand. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. And get yourself free. She said, It grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do.

To make you smile again, I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, Why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover.

50 ways to leave your lover. You just slip out the back, c h c k Make a new plan, stand. You don't need to be coy, r o y Just get yourself free. Or you hop on the bus, c u s you don't need to discuss much. Just drop off the key, l e a e and get yourself free. Slip out the back, c h c k Make a new plan, stand. You don't need to be coy, r o y

Just listen to me. Hop on the bus,、girls. you don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.

You've been a missing old、oh boy. Oh、boy. When you're with me, old oh boy. Oh boy. The w h t h e world can say that you're、oh、a w o r m e a n t for me.、Oh、All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating old、oh boy. Oh、boy. When you're with me, old oh boy. Oh boy. The w h t h e world can say that you're、oh、a w o r m e a n t for me.、Oh

The stars appear and the shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of l o v i n g makes everything right. I'm gonna see my baby t o n i g h t All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. oh boy, When you're with me, oh boy. oh b o y the world can see that you are worth it for me.

When you're with me, oh boy, oh boy,、so、the world can see that you are meant for me. All of my life I've been waiting tonight, there'll be no hesitating, oh boy, oh boy. When you're with me, oh boy, oh boy,、so、the world can see that you are meant for me. Stars appear and

Shadows are falling, you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing. Oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that. Oh boy, boy

L'idole de Paul McCartney, Buddy Holly, évidemment, avec Ho-Boy,、uh, oh euh, c'est sorti en 45 tours à l'époque, mais ça faisait aussi partie du premier micro-sillon,、euh, que les Crickets et Buddy Holly ont sorti en 1957, c'est-à-dire The Chirping Crickets.

aujourd'hui, c'était, aujourd'hui, le 7 s e p t Le 7 septembre était l'anniversaire de naissance, en fait,、oui. de Body Holly, qui est né en 1936, euh, donc, ça lui ferait un 75 ans bien,、oui. bien tapé.、Mm -hmm. Effectivement, Paul McCartney est un grand, grand fan de Body Holly. Et d'ailleurs, il a racheté le tout. o u c a t a l o g u e De Body Holly. Ça fait longtemps, oui,、oh、oui, Dans les années dans 70, 70, oui, me effectivement. oui. Effectivement, il faisait des fêtes,、euh, basées sur Body Holly. En fait, tout le monde、oh, oui. s'habillait <rire> en Body Holly,、euh, ces fêtes-là, dans les années 70. <rire> c'était, c'était assez intéressant, o m m e ça.

Le voir habillé en body-holy, déguisé en body-holy avec les lunettes, les cheveux gominés dans la vidéo de Good Night Tonight. Oui, oui, effectivement. Juste avant body-holy, on a entendu Paul Simon avec.、Euh, C'est ce,、bon, une de ses très bonnes pièces, une de ses classiques, Fifty Ways to Leave Your Lover. Ça nous vient du disque Still Crazy After All These Years et ça s'est p a r i n en 1975.

11h31, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lefer, l'émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on est rendu aux éphémérides du 7 septembre. On a déjà parlé de Buddy h o l l y Oui. Et, et là, on va faire un saut jusqu'en 1963. Tout un bond. Exactement. Un bond de quelques années, en fait. Et en 1963, les Beatles sont au numéro un du palmarès avec She Loves You.

Alors que les Rolling Stones, pour leur part, sont au numéro un avec Command, leur tout premier simple également, lancé、ouais, sur les radios. Leur premier 45 tours, c'est une pièce de Chuck Berry. Effectivement. Dans ce、euh, temps-là, les, les Stones composaient pas encore. i l n'y a v a i t pas commencé à composer Jagger Richards. Exactement. Et、euh, c'est d'ailleurs, c'est Andrew Luke Olam, leur,、euh, leur manager, qu'ils avaient forcé、ouais. à commencer à composer, parce que ça les intéressait pas. Ouais, Ils voulaient、ça. faire des reprises. Ils pensaient qu'ils étaient pas capables. Oui, exactement. Alors,、euh, c'est ça, leur gérant les a enfermés dans une, dans une pièce, un appartement.

Joue. Il n'y avait pas le droit de sortir jusqu'à temps qu'il y ait une chanson. Exactement. Et、euh, ça, ça a été une bonne décision parce、ouais. qu'ils ont été les auteurs de plusieurs d e très grands succès Mais、70. à leur début, ils ont,、euh, le premier 45 Tours, c'était une pièce de Chuck Berry, Come On. Et、euh, le deuxième 45 Tours, c'était une composition que les Beatles leur avaient donnée.、Ouais. Lennon McCartney, en、ouais. fait, Why be, be Your Man? man.、Mmh. Effectivement.

En 1965,、euh, Bob Dylan lance Positively a Fort Street, donc,、euh, qui Ça était,、euh, aussi, c'est une de ses pièces marquantes. Oui,、ouais, ouais, mm -hmm. Qui était également sur Highway 61 Revisited,、euh, qui été, e、euh, u、mm -hmm. ou non, c'était entre, entre les deux, ç a s e s c'est sorti juste en 45 tours, hein? Euh, effectivement,、euh, c'est bien possible, o u i Ça a été rajouté par la suite sur les,、euh, sur, les, les extra, éditions, ouais, ouais, sur les... e x t r a Sur les éditions、ouais. CD des albums.

En 1968, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham donnent leur premier concert en tant que Led Zeppelin au t e a m Club Box 45 de Gla Glad Sakes au Danemark. <rire> voilà, donc, concert ben, légendaire. Sauf, sauf qu'il s'appelait encore il les, les New Yard Birds、mm -hmm. parce que c'était,、euh, en fait, c'était des.、Euh,

des c o n c e r t s qui étaient prévus pour les Yardbirds ouais, et le groupe s'est séparé. Alors, Jimmy Page, en format Led Zeppelin, a décidé d'honorer ses, e ses contrats.

Et,、euh, le groupe était affiché comme étant les New Yardbirds, mais c'était Led Zeppelin. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la formation de Led Zeppelin, qui était les New Yardbirds. C'était、okay. vraiment poche comme nom. <rire> oui, Yardbirds. h、ah, franchement, c'est, je <rire> sais pas si c'était à cause de son contrat. s i contrat signé. Il n avait pas oui, le choix、oui. d'utiliser ça. Et d'ailleurs, Led Zeppelin, ça vient d'une expression de Kate Moon. En fait, lorsque Jimmy Page travaillait sur、euh, le premier album de Jeff Beck avec、ouais. Kate Moon,、euh, il avait eu l'idée de former un super groupe, comme on avait justement dans les sessions d'enregistrement de Jeff Beck. et、euh,

Keith o o n avait dit que ça, tom ça tomberait comme un zeppelin fait en, en. En fait, il avait en dit lead balloon. Le a d balloon, oui,、ouais. exactement. Ouais. Ça ne s'arriverait pas à lever,、mm -hmm. finalement. On a la preuve que lead zeppelin a monté <rire> et très haut. En 1968, encore le troisième album des Doors, Waiting for a Sun, est au sommet du palmarès des ventes d'albums. Oui, c est, c est,、euh, les critiques l'ont mal accueilli, cet album. Il n'a、ouais. jamais été très bien coté. Non. Mais,

Personnellement, c'est un album que j'aime bien、oui. et qui a été influent sur plein de monde. Il y a plein de monde qui le c i t e comme étant un de leurs albums préférés de tous les temps.、Et、il y a de très très, bons,、euh, de très, très bonnes pièces en fait,、mm -hmm. qui ressortent de cet album-là.、Bon, on, on sait par contre qu'il y a eu des certains problèmes au niveau des enregistrements. Oui, c'est、euh... ça. C'était pas facile d'enregistrer avec j i m Oui, exactement. <rire> Mais、euh, quand même,、euh, Hello, I Love You se retrouve sur cet、oui. album-là et elle seule, elle a pu aider à a m e n e r l'album. Je vais en diffuser un, un extrait cet après-midi à c l a s s i q u e une pièce tout à fait appropriée.

ce Moment-ci de l'année, puisque ça s'appelle Summer's Almost Gone. Ah oui,、ouais. très très bonne cette pièce,、ouais. je、mm -hmm. l'adore d'ailleurs sur cet album. En 1975, The Guess Who donne un concert d'adieu à Montréal. C'est très drôle, c'est très drôle parce qu'ils sont v e n u s je ne sais pas combien de fois. Oui, c'est ça, exactement. C'était le, le, le, le premier concert、oui. d'adieu donné par le groupe qui allait en faire plusieurs par、oui. la suite.

Nous avons également, en 1978,、euh, le décès de Keith Moon, euh, qui, e s t dû, en fait, à une overdose d é p h é m é n e é h r i n e une drogue、euh, que l'on、euh, lui avait prescrit pour vaincre son alcoolisme.、Ouais. Et d'ailleurs, on en a parlé dans Album Classique tout à、mm -hmm. l'heure. Il est décédé dans l'appartement d'Harry Nielsen, qui était un de ses très bons amis.、Mm -hmm. euh, appartement également、euh, où Mamakas était décédé quelques années auparavant. Donc, é t a i t pas nécessairement l a p p a r t e m e n t le plus joyeux. Non,、euh, vraiment pas. Son... Dans le même appartement, Mamakas.

Oui, on dit、ah, même、oui. que ça serait dans la même pièce. Il est allé se coucher dans la chambre d'amis et il est décédé. C'est e u、ah. e n Oui, d'une crise cardiaque, lui aussi. En fait, une overdose qui a m e n é i une crise cardiaque. En fait, cardiaque. On, on dit que son corps était tellement épuisé、mm -hmm. qu'il est tout simplement mort d'épuisement. o、ouais, u、euh, Il dit... i y, y avait le corps d'un homme de, de, de 70 ans passé,、exact. alors qu'il avait quoi, 30, 31? Oui, et on dit que euh, les, euh, les médicaments qui, qui, qui, qui lui étaient prescrits devaient prendre jusqu'à trois pilules par jour et lui en avait pris une trentaine en dedans d'une heure. Donc, ça donne une idée.、Ouais.

de comment、euh, ils pouvaient mal doser、oui. ces drogues. <rire>

Par la suite, en 1978, Sid Vicious. En fait, c'est le même jour.、Hein? Oui, le même jour, effectivement.、Euh, le 7、euh, septembre 1978, Sid Vicious débute début sa carrière solo en donnant un premier concert au, Max,、euh, de Kansas, au Max's Kansas City、oui. à New York. C'est une boîte de nuit、euh, new-yorkaise. Effectivement. Et、euh, ben, si je me fie au film, c'est de Nancy, il semble que. Ça n'a pas très bien fonctionné. Johnny Rotten dedans la salle et oui, puis、euh, oui. la salle s'est vidée.、Euh, on dit aussi que、euh, le

Le guitariste des Sex Pistols de Pistols. s e v e Jones. Steve Jones était là. Euh, et euh, ça, ça s'est vidé. Les gens n'ont pas vraiment aimé ce qu'ils ont vu. parce que、euh, c'était même pas un musicien. Non, exact. C'était juste. C'est rien avant tout. Il s'était un drogué professionnel. i、oh、en oui, fait. Il a, a commencé、fait. à se droguer lorsqu'il était adolescent. Donc,、oh oui, il faisait des choses flamboyantes en public.、Euh, ouais. euh, c'était quelqu'un qui savait pas vivre. Exactement.、Là. Donc, ça n'a vraiment pas aidé, en fait.、Euh, ça ça supposait carrière solo. Il était géré par sa copine, Nancy s p l o、oh. g e n qui était.、Oh.

aussi intoxiqué、oh, que oui, lui、oui. e t encore plus folle. Donc,、oh, ça, oui, ça peut、oui. donner une idée à quel point ça peut mal fonctionner.

En 1992, Roger Waters lance l'album Amused to Death, donc, qui, qui a été un. c e s son, c'est son dernier album solo rock,、mm -hmm. puis, moi, je l'aime, cet album-là Oui,、euh, ouais, c'est un album intéressant. Je, j dois dire, je ne l'écoute à peu près jamais, mais j'ai le bon souvenir de ce disque qui, qui était intéressant. Et Roger Waters a toujours un style sur ses albums solo un peu glauque, un peu,、ouais. euh, qui, qui,

qui tire ses racines un peu dans l'album de Final Cut, c'est-à-dire,、oui, euh, de lamentation、exactement. dans la voix et mais tout. Mais, à mon goût, à moi, je trouve que c'est son meilleur. Ouais, a ouais son meilleur en solo.、Ouais. C'est ce que beaucoup de gens m'ont、mm -hmm. dit.、Euh, moi, j'ai bien aimé, euh, donc,、euh, l'album、euh, Hitchhikers.、Euh, uh, pros and Cons. Pros and Cons of the Chiking, voilà.、Euh, Radio Chaos, qui est également,、euh, quand même bien.、Euh, mais, malheureusement, m i s Student, je ne l'ai pas écouté、ah, encore. Ben,、euh, mm -hmm. je pense que si tu aimes、euh, Pros and Cons, tu vas vraiment aimer,、euh,

I'm used to death. Ah, t très bien. Donc, lorsque je me sentirais glauque, eh bien, j é c o u t r a i cet album.、Hein. Oui, vous faites de bonne humeur pour i、oui. r、euh, écouter quelque chose. Oui, de effectivement.、Genre. Parce que c'est assez dépressant. <rire> dépressif.、Ah, déprimant. Déprimant. Voilà <rire> les mots que je cherchais.

En、ah, 1997, euh, marque, euh, en fait,、euh, le 7 septembre 1997, marque le décès de Derek Taylor, le responsable des communications des Beatles. Il e décédé, malheureusement, d'un cancer à、oui. l'âge de 65 ans. Il était assez noceur, ce Derek Taylor.、Mm -hmm. Oui. Apparemment que c'était très, très, très amusant pour les journalistes d'aller dans son bureau. Oui, hein, oui, mais en、pas. fait,、euh, on, on lui a <rire> reproché ne pas nécessairement avoir été l'homme、euh, de la situation、euh, bien souvent, mais il faut dire que les Beatles,、euh,

a v a i t tellement d'employés et d'amis employés que ça a pu également ennuyer à la compagnie. Derek t a y l o r a quand même fait un, un job correct.、Oh、oui, parce qu'il était avec、oui, Avro. De toute façon, c'est sa, sa job d'être、oui. des relations publiques. Alors, Exactement. Je pense qu'il le faisait très bien. Oui, oui, oui. C'était un des bons.

En 2007, finalement, pour terminer la journée du 7 septembre, eh bien, une étude démontre qu'une rock star a deux fois plus de chances de mourir plus jeune, en fait, qu'une personne normale. Et que l'industrie de la musique devrait déclarer qu'il s'agit d'une profession à haut risque. Donc, augmenter les montants des assurances, bien sûr.

Euh, Lorsqu'on dit qu'il s'agit d'une profession à haut risque et qu'il y a un danger de mort, je crois que ça implique également ce, ce qui est ingéré ou ce qui est fait、mmh. par les, les, les musiciens. Je ne pense pas de... que ça ait u rapport avec la profession. C'est vraiment avec la personnalité des de gens. Vie, Parce、ouais. qu'il y a des gens qui ont des, des modes de vie sains, comme McCartney. Exactement.、Euh, mais il y en a d'autres qui n'ont pas d'allure, comme s i d Vicious. <rire> ou Lemmy aussi. Ben, en fait, pour Lemmy, c'est un style de vie sain. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. <rire>

On passe cette fois-ci au 8 septembre de cette semaine d'éphéméride. Et en 1952, Ray Charles a fait sa toute première session d'enregistrement pour Atlantic. Donc, on en avait parlé la semaine dernière. i、oui. l avait été, son contrat avait été racheté.、Oui. e、euh, t c'est d'ailleurs là qu'il a enregistré son tout premier succès、euh, dont le nom m'échappe. Je l'ai pas pris en c o t e What、date. did I Donc, say? Euh, euh, non, ça c'était un petit peu plus tard. Non, c'était、euh

Je l'oublie. En fait, c'était, c'était Ahmed, le, le, le, propriétaire d'Atlantic, qui lui avait suggéré justement cette pièce-là. Et je crois même que c'est lui qui l'avait écrit, mais le nom vraiment m'échappe. J'essaierai d'y revenir un peu、ah. plus tard. En 1977, cette fois-ci, le 8 s e p t e m b r e Ah, o n a sauté,、euh, 1960, mais ça, c'est pas très rock, ça. Ah、contre. oui, 1960, 1970, je, la naissance de David Steele, bassiste de Fine Young Cannibal.

Ça, c'est vraiment pas rock, Finding on Cannibals. C'est, un des très mauvais souvenirs des années 80. Oui, effectivement. C'est, s c'est que, en plus, la journée du 8 septembre e s t une petite journée. Donc, très de, petite, puisqu'il、euh, ouais, reste seulement. Seulement qu'un éphéméride. Oui, oui. Euh, le 8 septembre 1977, en fait, Jimmy McCluck quitte、euh, Wings. Oui.、Exactement.

Ça, ça c'était le guitariste, c'était,、mm -hmm. c'était quelqu'un de,、euh, ben, on parlait de, d u t i l i s a t e u r de drogue、euh, s é r i e u s e ben, il en est mort, hein,、mm -hmm. euh, quelques années plus tard,、ouais. e、euh, n en fait, je pense, l'année suivante ou deux ans après, e、euh, t c e s t quelqu'un qui n était pas nécessairement, il était talentueux, oui, ça, c'est indéniable, c'est quelqu'un qui n était pas nécessairement très, très,、euh, je dirais, professionnel, professionnel dans le sens où、euh, Paul McCartney a déjà raconté

À un moment donné, à la fin d'un spectacle,、euh, lui avait décidé, Jimmy, qu'il ne tenait pas de rappel.、Oh, ah, Paul McCartney, qui est quelqu'un qui respecte énormément le public,、oh, ouais. euh, ça l'a beaucoup fâché et semble-t-il qu'il l'a soulevé de terre et l'a t r a p é par le cou, il l'a ramené sur sous... scène. <rire> oui, q u i c e s e incroyable.、Chose. Donc, il devait être difficile à vivre pour enrager <rire> comme ça, Paul McCartney. <rire> <rire> Paul a quand même été c u a r d m ê avec lui parce qu'il donnait une...

Place assez importante、ouais. à ces musiciens, même si、ouais. c'était évident que les Wings, c'était Paul McCartney, mais il donnait quand même une place à, à, sur l'album, a The t Speed of Sound. Chacun des membres du groupe、chanté. chante une pièce.、Ouais. Et,、uh, Jimmy McCulloch a chanté,、uh, sur une des pièces qu'on retrouve sur Venus and Mars, qui est une très bonne pièce, à mon avis, la pièce Medicine Jar qu'on écoute tout de suite. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, à l'émission Rock Classique.

アイラン・ボルファイア、アイ e y ハピーズ、アニュー・ヴィン・ドラ・アルバム、a de Vida

Deuxième album, mais Immense c l a s s i q u e paru en 1968. Avec une pièce comme ça, à UAP, un titre comme ça, on s'attendrait à quelque chose d'un peu gaga. Mais en fait, c'est <rire> quasiment un glauque, effectivement. <rire> et、euh, aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de naissance、euh, oui, d'un de... membre,、euh, en fait, on pourrait dire le membre le plus important du groupe.、Bah. Exactement, puisqu'il s'agit de Doug Engle,、euh, organiste, chanteur et compositeur d'Iron Butterfly.、Ah, oui.

En fait, c'est compositeur principal. c e lui qui a、oui. composé,、euh, tous les gros canons. Il y en a Gada Devida, c'est lui. C'est lui, exactement. Oui. Et,、euh, c'est la voix aussi, comme on le disait.、Mm.

11h51, vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps et l à On en est rendu aux éphémérides du 9 septembre, aujourd'hui même, n'est-ce pas? Exactement. Et la même, le même jour, la même année, q u i marque la naissance de Doug i n g l e nous avons également la naissance de Billy Preston, qui、ouais. était un artiste solo, mais également considéré par, par certains comme étant le cinquième Beatles, puisqu'il a joué, euh,

Sur, ouais, sur les Lit B. Sur les Lit B. Donc,、ouais. euh, il était,、euh, si on veut, un membre secondaire du groupe. Il a, il a joué beaucoup avec les, les Stones aussi au début、ouais. des années 70.、Euh, il a même collaboré à des compositions. Malheureusement, les、euh, Jagger Richards, ils ne sont pas forts là-dessus, les crédits、euh, de、ouais, compositeurs. Alors, on l'avait crédité sur l'album, je pense que c'est Back in Blue, à Inspiration by s p i r a t i o n by

Oui, c'est un, un peu, c e t e r i s t e Billy Preston, qui s'est fait remarquer aussi en solo, il、euh, y avait de, y a eu de grands succès, là, de très、mm -hmm. bonnes pièces comme、euh, Nothing for Nothing,、ouais. entre autres. Et, et une autre raison pour laquelle on le remarquait à l'époque, c'était son énorme perruque afro. C'est incroyable, il avait l'air d'un micro.、Oui.

Et d'ailleurs, il était allé rencontrer,、euh, Richard Nixon,、euh, à la Maison Blanche,、ouais. euh, je pense qu'il était l à en même temps que George Harrison, et il a v a i t sa grosse perruque.、Oh, oui. C'est incroyable, c'est une grosse perruque、ouais. monstrueuse, hein. Il a vraiment l'air d'un micro-GL. <rire> <rire> Donc,、euh, il était très excentrique.、Oh, tout à fait, c'était d é n i a b l e、euh, Billy, lui, est mort,、euh, il y a quelques années,、mm -hmm. il est mort、ouais. euh, de, ben, pff...

De ses ABU. s i l prenait beaucoup de drogue、exact. et il en a pris jusqu'à la fin. Et à la fin, il était mécanique. C'était plus nécessairement、euh, l'homme qu'on qu avait connu. Oh non, non, non. Nous continuons、euh, cette journée du 9 septembre. En 1968, en fait, avec,、euh, en studio, en fait, les Beatles enregistrent 17 prises de la pièce e l t e r Skelter, dont une session où Paul McCartney jouait de la basse <rire> dans son dos.

Bizarre. Oui, oui, d c、euh, c o r d C'est t étrange. Je ne savais pas、ça. que les v i d é o r s avaient fait autant de prises de autoscalers, mais c'était une façon de faire à l'époque.、Ouais. On faisait souvent plusieurs prises. De... Et on choisissait la meilleure après. — C'est ça, exactement. Tout le monde est évident. Tu as dit 1 e prises、euh, semblables. De... Et Ringo qui, qui avait des ampoules aux mains tellement qu'il avait frappé. Donc, mais j'étais、euh... sûr que c'était、euh, au début.

Quand j'étais jeune, j'étais convaincu que c'était John Lennon qui criait i got blisters on my fingers. Ouais. Mais,、euh, en fait, j'ai, Mais ça serait plus,、euh, je pense que ça serait beaucoup plus euh, réaliste euh, que ce soit Ringo. Ouais, exactement. Donc, je, je suis pas mal certain que c'est Ringo. D'ailleurs, à la fin,、euh, lorsqu'on joue la pièce sur le Beatle Rock Band, <rire> ça a été fait en Rock Band, eh bien, on peut voir Ringo qui se lève et qui crie,、euh, ah, de des, i got blisters ampoule, on my、ouais. fingers. Voilà.

En、ah, 1971, toujours dans la journée du 9 septembre, John Lennon lance Imagine en Grande-Bretagne. Ouais, c'est un de ses grands albums, bien、oui. sûr.、Et、Imagine qui a pris pratiquement un mois, ben plus d'un mois avant de se rendre aux États-Unis. Je crois qu'il est sorti comme le 9 ou 10 octobre、ah. euh, en Amérique. C'était différent、fait. dans ce temps-là.、Oui. Aujourd'hui, il faut sortir ça de, de façon quasiment simultanée,、mm. là, à cause d'Internet, tout、oui. ça. Mais à l'époque, oui, il pouvait y avoir des délais, des délais de...

Il、euh, y a des albums des, des Stones des années 60 qui sont sortis à quelques mois d'intervalle、ouais, avec、euh, la version américaine. Ce qui favorisait、euh, l'exportation des, des, des grands amateurs, les mélomanes,、ouais. qui importaient immé immédiatement les albums et、euh, qui rapportaient peut-être un peu plus d'argent à la maison、mmh. de disques et également

On pouvait faire des versions différentes et faire attendre également les fans de musique. <rire> en 1998, donc on fait quand même un très gros、euh, bon en avant. Un bon dans le temps, oui. En 1998, l'ex-chanteur des Sex Pistols, John Lydon, aussi connu bien sûr sous le nom de Johnny Rotten,、euh, règle une cause devant la justice alors qu'il se défend contre un batteur qui l'accusait de lui avoir donné en fait un coup de boule lors d'un concert. Donc il l'aurait attaqué.

Et, le hic avec tout ça, c'est qu'il se présente chez Judge Judy.

J'ai jamais compris le principe de ces émissions-là.、Euh, c'est des vraies causes qui se ramassent,、euh, dans un studio de télé. C'est quoi?、Cool. Ouais, exactement. C'est, e、euh, n en fait, c'est de la négociation. C'est pas, c'est pas de la vraie justice, C'est un peu comme on va avoir,、euh, je pense, sur VTV, i l n une émission de ce genre-là. Et,、euh, c'est des petites causes. Il ne Faut pas que ça, ça, excède un certain montant. C'est un peu comme la cause de la, la,、mm -hmm. la c o u des petites créances. Mais en fait, je crois que même Judge, j u d y n'est pas une vraie juge, en fait. Ah non? pas, non. C'est comme un peu la cour en direct, là, à l'époque.

Et elle,、voilà. si elle décide de condamner quelqu'un à une amende,、là. personne n'est pas vraiment tenu de le payer. Il、euh, faut que ce soit une entente, je crois, entre les deux parties. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient d'accord, les deux côtés, qu'ils respectent là, leur entente, sinon ils peuvent toujours aller dans une instance, une vraie instance ouais, de cour. Devant la RSJ. Oui, exactement. C'est bizarre, ça. Oui,、euh, quand même assez spécial. Et、euh, par la suite, en 2003, toujours dans la journée du 9 septembre,、eh、bien, John Mayer lance son troisième album, e a v i e r Things.

Je ne connais pas. Moi <rire> <T 'es joli. rire> non plus.、Euh, par la suite, en 2003, Simon et Garfinkel annoncent qu'ils se réunissent dans le cadre d'une tournée、euh, donc, en Europe. Oui. Et、euh, à l'eau. Je dis une tournée en Europe, mais c'était plutôt une tournée à l'automne.

Que je, tenais, que, je, que je cherchais、ah, à dire.、Okay, J'avais fait une erreur、okay, de frappe encore okay, okay. là.、Euh, mais donc, oui, bizarre erreur.、Ouais. Europe, automne. Europe, automne. Je crois que. Je vois, le... je vois pas le lien là. C'était peut-être la pièce <rire> Final Condom en même temps, quelque chose genre. Évidemment, s a m e l et Garfunkel sont revenus plusieurs fois ouais, ouais, ouais. Dans, dans leur carrière, sont、si、e u r x La dernière fois, ils devaient venir à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont jamais venus. a、euh, r g o n n Finkel a des problèmes de voix.

Ah. Et donc,、euh, il a dû,、euh, annuler, la annuler la tournée. Et,、euh, il a promis de revenir éventuellement. p a u l Simon, lui, a lancé un album de son côté. Donc,、ouais. on ne sait pas si ça va se refaire éventuellement.、Mm -hmm. Ça serait intéressant, par contre. o u i

Et pour terminer la journée du 9 septembre, eh bien, le 9 septembre 2009, le 9 du 909,、euh, EMI et Apple lancent les rééditions complètes de la discographie des Beatles. En plus d'une remastérisation des versions stéréo, le label a également édité l'ensemble des albums origi originalement masterisés en mono、euh, pour、ouais. la première fois en version CD.、Mm -hmm. euh, donc, je sais que ça avait été fait aux États-Unis. Il y a eu quelques versions mono d'albums qui avaient été lancées, mais la, la, c'est-à-dire la discographie complète

des Beatles、oui. en mono, e u n'avait jamais été l'ensemble. C'est ça, r e ben...

Euh, pas discographie complète. Oui, on peut dire discographie complète en, en fait, mono parce、ouais. que、euh, les albums Lady B et、euh, Abbey Road, Road C'est ça, ça ils sont bien sortis bien. en stéréo à l'époque. Non, il n'y a, a pas eu de version mono. Non,、euh, c est, c est, ce qui est dommage,、mm. mais on peut comprendre également, ça allait avec la, la technologie. Wow, oui, c'est ça. On en était rendu là. Oui. Et、mm. pour ceux qui n'ont jamais entendu les Beatles en mono, je vous le conseille puisque c'est assez intéressant、si、o、ouais. n peut entendre là-dessus. Il y a certaines pièces vraiment qui viennent,、euh, que vous entendez pour la première fois, vraiment, donc quand,、ouais. quand vous l'entendez en mono.

Mm. Nous passons cette fois-ci à la journée du 10 septembre. Bien sûr, dans cette semaine d'éphéméride, et bien le 10 septembre 1942, nous aurons la naissance de Danny Houghton, chanteur de Three Dark n i g h t s Oui, un des trois chanteurs. Oui. Parce que, que Three Dark n i g h t s a p r i s c'était trois chanteurs. Oui. <rire> Comme les trois ténors, mais. Bien、euh... <rire> <rire> sûr, plus rock. Oui. a s

Ah, le 10 septembre 1945, naît、euh, José Feliciano, guitariste、euh, aveugle, qui a connu、euh, son plus grand succès avec une reprise de Light My Fire.、Ouais. Il, a, il est âgé de 66 ans.、Ouais. Reprise,、euh, bah, je trouve pas ça ben bon.、Là. Non, c'est du easy <rire> listening. Oui, c'est、euh, ça. C est, c est, ça peut être intéressant pour les fans de, de, de reprises. C'est un peu comme moi. moi J'aime particulièrement les reprises faites par différents artistes dans d'autres styles musicaux également.、Mm -hmm.

Donc, Light My Fire est bonne, mais il y a eu d'autres reprises、euh, également sur、euh, ça, le même album. Il y avait repris,、euh, California Dreamin' de m a m m o t n é t a i Papa. C'est pas très, très bon. Ben, ça euh, doit euh, pas. Il manque plein de voix, là. Exact. Puis, il y a des reprises également des Beatles. Je crois qu'il est fait. J'arrive pas à mettre、euh, le doigt sur le, le nom des pièces, mais il y avait eu fait de s reprises、euh, des Beatles sur le même album qui sont pas nécessairement très bonnes.、Non? Ben, c'est jamais très bon,、euh, les、non. reprises des Beatles. Là, mais il avait été numéro un au palmarès des ventes avec, cette, avec、euh, cet album-là et également au palmarès radio avec Light

My fire, pour、mm -hmm. dire à quel point l'easy le e listening est, est très populaire <rire> chez les gens. Parlant de reprises Ibita, je vais en passer une qui est assez particulière cet après-midi. Une reprise de You Can Do That、mm -hmm. que tu as fait jouer tout à l'heure à ton émission、oui. euh, mais par Lemmy.、Oui, oui, oui, oui, C'est vraiment très, très, très particulier. Et on parlait des, des, des versions mono tout à l'heure.

Alors,、euh, dans, dans le film、euh, qui a été consacré à Lémy,、euh, qui est sorti、euh, quoi, au début de cette année,、ouais. euh, le, le film commence justement avec Lémy qui s'en va acheter le coffret. d e s d é b i t o r s mais il va y avoir le mono. Et là,、euh, on sait qu'il y a une rupture de stock au début, ils en ont manqué. Et、euh, quelqu'un court après lui dans le magasin pour、euh, une des e m p l o y é s pour lui donner、mm -hmm. le sien.、Exact. Ça, ça copie à elle.

Et lui, il dit, ah,、oh, je tenais absolument à v o i r la version mono parce que, vous savez,、euh, ils ont été mixés comme ça, ils ont été, ils ont été con conçus comme ça, les albums. Donc, il faut les écouter en mono. Exact, exact. Ça, ça, ça vaut vraiment la peine de, de, de, de toucher à ça,、euh, donc. Quand pour, on est、euh, un puriste. Oui, exactement, exactement. Et,、euh, donc, j'ai bien aimé mon expérience avec les albums mono parce qu'il y a certaines pièces qui n'ont pas été nécessairement mixées à la même vitesse、ouais. euh, ou avec、euh, les mêmes fins. Ah,、oh, si、il y en a qui sont、euh, très différentes. Oui,、oh, oui.、Ouais. Ça, ça vaut la peine,、euh, au moins de l'écouter au moins une fois.

Et par la suite, nous avons également, en 1949,、euh, toujours dans la journée du、euh, 10 septembre, eh bien, la naissance de, de, de、euh, Barrymore Barlow,、mm -hmm. oui, batteur de Jet Row Talk entre 1971、oui. et 1980. Ça a probablement été le meilleur batteur, oui,、euh, après avoir,、euh, séjourné dans Jet Row Talk. Ouais. Et un des, des, des, membres les plus,、euh, constants, en fait, de Jet Row Talk,、oui. qui est resté pendant près de dix ans, p a r c e q u o n sait、oui. qu'il y avait une rotation incroyable au sein、mm -hmm. de ce groupe-là. Oui. n e n r e g i s t r a un album avec le groupe

Et par la suite, c'était fini. <rire> et C'était vraiment ça, donc c'était、oui. particulier. Oui. Également, le 10 septembre 1950 marque la naissance de Joe Perry, guitariste d'AeroSmith, qui célèbrera en fait demain ses 61 ans. Oui, et ça, c'était une de mes idoles、euh, d'adolescence. Un excellent guitariste.、Oh、oui, absolument. Un style、euh, très, très particulier. Oui.

En 1963, John Lennon et Paul McCartney visitent les Rolling Stones lors d'une répétition après avoir discuté avec leur manager Andrew Lug Oldham dans la rue. Et c'est peut-être même là qu'on a commencé à、ah, proposer la pièce de John Happy Woman. Probablement parce que ce qui est arrivé, probablement qu'Andrew a dit à John et Paul,、euh, c'est de valeur,、euh, mes poulains, ils sont pas capables d'écrire.、Euh, alors John et Paul, ils ont dit, oh, on、voilà, va leur en écrire une,、mm -hmm. une chanson. C'est probablement ça qui est arrivé. Ouais, et que les Beatles ont réenregistré par la suite. Et, ouais, avec Ringo.

Oui, je, je préfère la version avec、euh, Ringo,、mm -hmm, sérieusement. Oui, oui c'est quand même intéressant.、Euh, nous avons également en 1966 les Rolling Stones, encore, qui font une apparition au Ed Sullivan Show. Ah, finalement, on avait décidé de les inviter.、Là. Oui, oui. oui. Là, et,、euh, on on s'est dit qu'ils étaient plus présentables. C'est ça, et je pense qu'ils n'ont pas été nécessairement censurés cette fois-ci. Donc, c'est quand même bien.

Euh, la même journée, le 10 septembre 1966, eh bien, les Beatles, eux, sont au numéro un des ventes avec l'album Revolver, bien sûr. Évidemment.、Euh, excellent album. Beaucoup de gens pensent que Revolver fait,、euh, fait référence à l'arme,、euh, mm. pour, pour, tuer. Eh bien, non. En fait,、euh, Revolver, c'est parce qu'un disque, en anglais, ça, ça it, it, revolves. Ça, ça tourne. Donc, ça tourne. Exactement. C'est ce qu'on v o u l a i t d i r e par Revolver. C'est la référence、euh, que, q e j'avais pas compris non plus au début. Et、mm. par la suite, je, je me suis mis à penser, je me suis dit, ben oui, ça tourne.

C'est, simplement ça.

Euh, nous avons également, en 1973,、euh, la pièce Star Star des Rolling Stones est bannie、euh, de la BBC pour l'utilisation du mot Starfucker. Oui, tout、ouais. à fait. C'est, il avait vraiment,、euh, il a dû se faire laver la bouche souvent <rire> avec du savon lorsqu'il était petit. Ce Mick Jagger. Ça, c'est une chose que les, les générations suivantes ne savent pas, mais les Stones étaient très vulgaires,、mm -hmm. e、euh, oh, oui. n leur temps, là, au début des, fin s des années 60, début surtout 70, i l é t a i t très v u l g a i r e Il y avait des textes très crus, des sujets qu'il n'y avait jamais

Était abordé, il、euh, touchait des, des trucs、euh, tabous. Et、euh, ça, c'est quelque chose qui a été oublié avec le temps, mais oui, les s t o n s étaient euh, vraiment euh, euh, très, très euh, scandaleux. Oui,、oh, oui euh, aujourd'hui, ça peut passer pour de la petite bière, mais à l'époque, c'était très grave.、Oh, c'était、oui. très, très gros.、Oh, oui, absolument. Oui.

En 1975, Kiss lance leur premier album en concert à live qui、oui. a littéralement sauvé la carrière du groupe. Qui a sauvé la carrière du groupe et qui a eu une influence incroyable sur des millions, des, en tout cas, qui est sur des dizaines de milliers、mm -hmm. de musiciens, oui, oui. Qui, dont certains sont devenus à leur tour extrêmement influents. Effectivement.、Euh,

On parlait de Kurt Cobain,、euh, dernièrement, qui,、euh, faisait semblant que lui, écoutait seulement du punk rock très obscur et des trucs,、euh, étoffés comme,、euh, Fairport Convention.、Mm -hmm. Mais quand il était ado, là, lui l u i aussi, il écoutait que sa live. Oh、là. oui. Il adorait oui. cet album. Absolument. Mais...

Nous avons également, en 1976, Bob Dylan, qui lui aussi lance un album live, un album en concert avec l'album Hard Rain.、Mm -hmm. Donc,、euh, malheureusement, je, je n'ai pas écouté cet album. Je ne suis pas un ben, fan. Ben, je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs. J'ai t o u s les albums de Bob Dylan, mais celui-là, ce live-là,、euh, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Sinon, que la pochette est en noir et blanc. <rire> je n e s u i s pas un fan, en fait, de Bob Dylan dans les années 70. Donc,、euh, voilà pourquoi je n'ai pas entendu、ouais. encore cet album. Ça vaudrait peut-être la peine de l'entendre, éventuellement.、Oui.

En 1988, cette fois-ci, Guns N' Roses est au numéro un du palmarès avec s w e e t Child, oh my. Ouais, ç c'est un riff de guitare absolument génial,、mm -hmm. l'originalité stupéfiante. Ouais, excellent, excellent début de p i è c e donc là-dessus.

Et en 2003, MTV annonce la réunion du légendaire groupe alternatif d e Pixies qui va avoir une tournée pour 2004. Également, alors、euh, où on se parle, The Pixies sont en train d'enregistrer、oui. un nouvel album. Donc,、euh, The Pixies qui est un groupe, euh, euh, on pourrait dire underground. Oui, un groupe qui, underground. Un groupe qui, qui, est, est. qui, est, qui était oui, culte chez,、euh, chez vraiment les gens branchés.、Oui. Euh,

Un peu i n t e l l o u n peu snob, il、oui, ouais, faut le en fait, dire, carrément normal, snob, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais.、Euh, mais qui n'a pas touché, e、euh, n gros, le, le, public rock、euh, à grande échelle. Non, exactement. Leur plus gros succès est venu après la fin le, après la séparation du groupe、mm -hmm. dans les années 90 lorsqu'on a présenté à la fin du film Fight Club

Euh, la pièce Where's My Mind,、euh, avec le riff de guitare, donc, euh, interminable, e、euh, t les, les, les, bruits n a z i è r d s de Black Francis,、mm -hmm. la, la, voix nazienne, en fait, de Black Francis, qui, qui, qui, a subjugué les gens, et Where's My Mind est devenu un succès,、euh, alors que les Pixies ont plusieurs albums, plusieurs très bons albums, à mon avis,、euh, qui ont été lancés avec de, de, bons succès potentiels, mais ça a toujours été du college rock, du, de la musique underground. Ouais, c'est ça. ça dans les Moi, ça m'a jamais touché.

Non, il y a beaucoup、tout. de gens qui,、euh, qui, qui n'aiment pas les Pixies ou qui ne sont simplement pas intéressés par ce groupe-là.、Mm -hmm. Et、euh, maintenant, lorsqu'ils font des tournées, c'est devenu un groupe culte. Il y a plusieurs gens comme moi qui n'ont jamais connu les Pixies lorsqu'ils étaient à leur paroxysme, mais qui, qui, qui, qui apprécient ça.、Ouais. Qui, qui, qui, qui, qui ouais, ça en fait, tu as très bien décrit ça. C'est du college rock du début des années 90.、Mm -hmm. euh, c'est ça. Exactement. s'il fallait être là un peu pour、euh, apprécier ça. Pour apprécier ça, oui.、Ouais. Exactement. Ouais.

Et nous approchons, en fait, nous terminons cette semaine d'éphéméride s avec la toute dernière journée, le 11 septembre, donc,、euh, bien sûr, qui termine,、euh, cette semaine, qui est dimanche, en fait, de la semaine. Et,、euh, nous débutons en 1943 avec la naissance de Mickey Hart, batteur des Grateful Dead, qui est un des survivants, en fait, du groupe et qui n des batteurs, Oui, un des batteurs,、euh, ouais, <rire> exactement. Qui célèbrera ses 68 ans, donc, cette semaine.

également, nous avons en 1953, dix ans plus tard, la naissance de Tommy Shaw, guitariste de Styx, qui、oui. lui célébrait, c e r a ses 58 ans. Ouais. Styx, qui est devenu un non-sal avec le, <rire> le, le temps. Mais,、euh, ben, moi, j'aime bien, j'aime bien Tommy Shaw. Ouais, c'est un bon p'tit a c i l c e s a voix, son、ouais. jeu de guitare. s e s compositions, il, a fait, il a fait de bons trucs, là.、Ouais. Parce que Styx, i e s t pas tout acheté, là. Non, non, non. Il est ça beaucoup ça. acheté, là. Tout, pas, mal, pas mal tout ce que Dennis DeYoung a fait, oui.、Ouais. Mais, il、euh, y, y a des bons trucs.

Euh, ouais, euh, le, le, le, le, vieux stick, c'est quand même intéressant. e t c'est, un, c'est un très bon guitariste.、Mm -hmm. Ça fait partie des meilleurs guitaristes du rock selon plusieurs, m ê e Ouais.

Nous passons cette fois-ci en 1963, un autre bond de 10 ans, eh bien, à Los Angeles, l'album Pirate The Great White Wonder de Bob Dylan est disponible dans les rues. Il s'agit du, selon la, selon la légende, en fait,、oui. du premier album bootleg. Le, le premier album pirate. Ouais, premier album de, pirate de danse. t o u s style s confondu. Selon, selon les dires, selon les l é g e n d e s C'est la première fois quelqu'un q u e pensait, ah, cet artiste-là était populaire, alors、euh, il vend des disques, alors、euh, je vais l'enregistrer à son issue et sortir un disque. Ouais, c'est,、ouais. euh,

En fait, selon, selon mes sources, ça serait le premier、ah oui. bootleg. J'ai un peu de mal à le croire, par contre, parce que c'est quelque chose qui a pu être fait auparavant. C'est peut-être le premier、ça、bootleg populaire, en fait, q u、ouais, a i t Oui, peut-être, à, à grande échelle.、Ouais, ouais. euh, Est-ce qu'on sait ce qu'il y avait sur The Great White Wonder?、Euh, non, j'ai aucune non. idée, en fait. s t、euh, c e que c'était des enregistrements inédits? Je en ne sais pas i ça, ça peut être des enregistrements inédits, peut-être,、ouais. qui remontaient s e s premières sessions d e n r e g i s t r e m e n t ce qu'on retrouve sur, d'ailleurs, le dernier album、euh, Official Bootleg qui a lancé.、Mm -hmm. euh,

Euh, l'an dernier, euh, mais,、euh, j'ignore vraiment ce qui se trouve là-dessus. J'essaie de trouver une copie d'ailleurs,、ah. une copie originale, en fait, de、oui. ce, ce bout de leg-là, chose qui est quand même assez compliquée. Ardu, oui. oui. En <rire> 1964, George Harrison fonde sa propre compagnie d'édition, Harrison, Harrison, Harrison, oui, d i d d i Qui, e、euh, n en fait,、euh, a été mis sur place pour protéger ses propres droits、oui. d'auteur, puisque les Beatles, e、euh, n en fait, plutôt John Lennon et Paul McCartney、oui. avaient, North and Songs. n o r

Northern Songs.、Ouais. Hein, qui était、euh, là pour

Euh, donc, euh, maintenir, leurs, leurs leur droits et protéger leurs p r o i t s s a u sauf qu'ils se sont fait, e ils ont perdu le contrôle,、là. Ouais, exactement.、Ah. Ils ont perdu le contrôle assez rapidement. Harrison,、euh, lui, n'a pas perdu le contrôle. Il a、non. eu du flair là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Il a toujours gardé,、euh, ses, ses, ses, droits à lui.、Mm -hmm. Donc, ce qui a été une très, très bonne chose i l a、lui. compris que ce qui était payant dans la musique, c'était ça, là. o u i Les droits、oh, de publishing,、ouais. là. Oui,、ouais, d'ailleurs. Et, e、euh, n c o r e aujourd'hui, lorsqu'il y a des, des, pièces de George Harrison qui sont reprises ou,、euh, qui sont mis sur des compilations, les Beatles, quelque chose comme ça, bien, l'argent va directement、mm -hmm. à lui. Et,

Bien sûr, à sa veuve. Donc, c'est une très, très bonne idée d'affaire.、Mm. En 1965, cette fois-ci, les r o l l i n g s t o n e s sont au numéro 1 du palmarès britannique avec I Can t Get No Satisfaction, deux mois après avoir、euh, occupé la même position aux États-Unis. Donc, la pièce a été lancée un peu plus tard, puisque les s t o n e s étaient déjà、euh, populaires, bien sûr,、ouais. en, en Grande-Bretagne. Bien, on, on en parlait justement tout à l'heure, comme ça, là, de, de, de, des différences、euh, de sortie. s、mm -hmm.

Entre, u、ouais, h entre, les, les, deux en, entre les deux continents. Entre les deux continents, oui. Effectivement. On en a un exemple là. <rire> oui.

En 1967, cette fois-ci, les Beatles débutent le tournage de Magical Mystery Tour dans un autobus visitant les petites villes de,、Kron、de Cornwall, Devon et Kent. Ouais.、Euh, ouais donc, Magical c'était, une bonne idée, je ouais. trouve. Ouais.、Euh, sauf que, tu as vu ce film?、Euh, oui, oui. C'est pas ben i bon,、ouais. Non. Et d'ailleurs,、euh, il n'a toujours pas été réédité、euh, en DVD. De façon plus... officielle. Ouais. ouais, de façon officielle. C'est、ouais. un peu dommage. D'ailleurs, ça, c'est inspiré, en fait, d'un, d'un trip psychédélique qui avait été fait aux États-Unis.、Euh,

Un Ah, u u t o b s rempli de i i p p e s Ken Casey. Ken Casey et les Mary Pranksters. o u i et voilà. On, on décrit, e n en fait, leurs aventures sont, sont décrites par Tom Wolf e dans、mm -hmm. le livre.、Ouais.

son livre, Electric c o o l a i d Acid Test, qui est vraiment un classique, là, de ouais, la contre-culture. Exactement.、Là. Lui qui, e、euh, qui, qui, q v o y a g é a v e c eux tout le long et,、euh, ça, ça a i n s p i r é un peu les Beatles.、Ah, ouais, bon, ouais, C'était、ouais, un peu ouais, plus soft,、ouais, mais、ouais. on essayait donc de proposer aux gens de ville en ville d'essayer le LSD et <rire> de se promener dans leur autobus qui était équipé de, de, de flash et de lumière s très,、ouais. très plaisante. s <rire>

Euh, ça, devait être particulier à l'époque.、Euh, donc c'était, je pense, en 1965 ou 66 que ça avait eu lieu、ça. Ouais, ben, ça a duré longtemps, Ouais, ça, ouais, u n e grosse tournée. o、oh, u、euh, i、oui, o u i o u i、oui. oui. Il me semble même que cet autobus-là, il me semble même q u i l s'est r e n d u au Woodstock en 69. Donc, ah, c'est、euh... possible, c'est possible ça ait continué. o u oui,、ouais. oh, oui. Parce qu'on parle souvent de la, de la grande période du LSD,、euh, comme étant entre 1963 et 1965、oui. chez les artistes.、Mm -hmm. Et par la suite, ce sont les f、oui. a n s qui ont pris,、euh, le flambeau, si on v u、oui. de l'acide.、Euh, mais c'est possible que

C'est ce genre d'expérience-là. C'est sûr que、euh, ce passé 67-68, ils ont dû commencer à être un peu plus persécutés, oui, hein, surveillés. Oui, oui. <rire> exactement. mais la, la drogue a été déclarée légale, je crois, en 67 ou 68, justement.、Oui. Donc, c'était un peu plus compliqué d'en avoir、oui. et la qualité baissait également.、Mm -hmm. euh, Mojo Sixties, un, un magazine spécial en Super Mojo, a、euh, plusieurs pages, en fait, consacrées、oui. au, au LSD son influence dans la musique. C'est vraiment très, très intéressant、mm -hmm. à lire comme article. Peut-être que je l'emmènerai éventuellement,、oui. ça vaut la peine.、Mm -hmm.

Nous avons également, en 1968, bien sûr, dans les éphémérides, toujours la journée du 11 septembre, eh bien, Larry Graham, bassiste de Sly and Family Stone, qui est arrêté à Londres pour possession de cannabis. Le groupe s'est fait jeter de leur hôtel et leur apparition à la télé, bien sûr, a été cancellée. Ah, ben, c'est ça, on parlait、euh, justement de surveillance et de persécution.

Les puritains anti-drogue, bien sûr, en Grande-Bretagne. Oui. Ben, la, la, vous avez déclaré pas mal de la guerre、euh, oui. à la drogue avec、euh, l'arrestation de, de, des, s t o n e s là. Les Stones, à、euh, 67. Les s t o n e c'est ça. Oh, oh, oh. Alors, pas surprenant que Larry Graham y est passé, il u、oui. a i t son tour. <rire> exact.

En 1977, David Bowie et Bing Crosby enregistrent leur duo légendaire de la pièce de l i t o l e Drummer Boy pour l é mission spéciale de Noël de Bing Crosby.、Et、Crosby est décédé seulement quelques jours après cet enregistrement-là avec、ah ouais? David Bowie. Oui, effectivement. Je me souviens qu'il est mort sur un parcours de golf, hein,、euh... Il est décédé、euh, vraiment peut-être quelques semaines après cet enregistrement-là.、Ah ouais. euh, et son spécial de Noël, donc, était son dernier. C'était à titre posthume que c'était présenté. D'ailleurs, si vous êtes un fan de cette pièce ou si vous connaissez déjà le

Euh, pas le documentaire, mais plutôt la vidéo. Je vous invite、ouais. à aller sur le site Funny or Die, puisque Will f e r r e l l et John C. r e i l l y ont repris,、euh, donc, image pour image, cette pièce-là de、euh, Little Drummer Boy. Et c'est très drôle, c'est、ah, spécial. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est un souvenir、euh, vraiment épeurant, ça, parce que je, je suis incapable de supporter cette pièce de Little Drummer ah Boy. Ah oui, moi, ah, je la trouve、ah, très inca belle. In incapable, vraiment. J'aime bien.、Euh, seul la Bamba, là. <rire>

En fait, en plus, c'est que David Bowie chante une autre chanson par-dessus,、euh, Bing Crosby qui lui chante Little Drummer Boy et,、euh, c'est qu'il, e Bowie voulait pas chanter cette pièce-là et Crosby, c'est un, c'est、ouais. classique lui qui est un grand chanteur de Noël, mais qui était devenu, si on veut, le crooner de Noël par excellence.

Euh, et euh, donc, ça, ça a fait.、Euh, on s'est pas chicané, on a décidé de faire les deux en même temps et、mm -hmm. euh, ça a quand même donné un goût que、ouais, j'aime bien. Je, moi, j'aime、euh, beaucoup de choses que David Bowie a fait et、euh, j'aime aussi beaucoup de choses que Big Crosby a fait. C'est surprenant parce que、euh, j'aime bien、euh, certains Krooner, s、mm -hmm. euh, mais ça, là ensemble, c'était c o m m e C'est Non, non, non, non, <rire> ça, non. Non, c'est à chacun ses goûts, vraiment. C'est trop、histoire. gentil. Oui, c'est vrai, ça, par contre. <rire> en effet.

En 1979, The Who donne un premier concert sans Keith Moon aux États-Unis.

C'est Kenny Jones qui a eu la dure t a g e de remplacer Moon, donc, qui était, franchement, le batteur、mm -hmm. le plus flamboyant de, de, ouais, de la、fait. musique. e t Kenny Jones, c'est un, un bon batteur.、Mm -hmm. C'est un type, apparemment, extrêmement sympathique, mais、euh, c'est parce que le problème, à côté de Keith Moon, il a l l a i r e rab. o、ouais, u i exact. Il l'est pas, mais、euh, n'importe qui, je pense, aurait, qui, aurait eu l'aide. Ah o i t À part peut-être John Bonham. Ouais, ouais, qui était lui également aussi flamboyant que、ouais. Keith Moon,、mm -hmm. mais c'était de grosses, de, de grosses souliers à remplir. Ah oui.

Absolument. Et ben, il n'est pas resté là si longtemps que ça. Il a fait、mm -hmm. deux albums, quelques tournées. Et depuis ce temps-là, c'est Zach Starkey. Oui, qui, Zach Starkey,、euh, le seul. Il y a aussi euh, euh, comment ça, comment ça, Simon Phillips qui, qui, qui, a, qui a aussi euh, euh, été sur la tournée des OU en 9 0 Ah, OK, ça, j a i Mais depuis ce temps-là, c'est vraiment. C'est Zach ça, Starkey. Et il est le f i l l e l de Keith Moon. Et c'est Keith Moon qui a montré、ouais. comment jouer de la batterie、ouais. en plus. Donc,、euh, il, il se retrouve à la bonne place.、Euh, absolument.

En 1987, cette fois-ci, le chanteur et ex-Wailers, Peter Tosh, est assassiné pendant un vol dans sa maison de Kingston.、Ouais. Euh, donc, il avait travaillé avec Bob Marley au tout début des Wailers. i l a eu、vacciné. une carrière、euh, solo、oui. assez importante, o u i oui. Il é t é surtout populaire、euh, en, en Jamaïque,、mm -hmm. beaucoup.、Euh, je pense même qu'à un certain,、euh, un certain temps, il a é t é plus populaire que Bob Marley、euh, à certains égards,、mm -hmm. e、euh, et euh, il y a eu quand même une bonne carrière、euh, internationale.

Un peu moins connu, bien sûr, que cette grande icône、euh, du, ouais. euh, du reggae qui était Bob Marley.、Ouais. Mais Peter Tosh était quelqu'un de très politisé.

Euh, qui faisait beaucoup, beaucoup,、euh, c'est-à-dire la campagne anti,、euh, anti-armes, en fait, puisque, bon,、euh, à l'époque,、euh, la Jamaïque, et encore aujourd'hui, c'est une, n un d r o i t qui est assez violent, surtout Kingston,、euh, on, on, est quand même assez violent. Lui était,、euh, bien sûr, un, un Rastafari, donc il était un peu plus,、euh, peace and love, si on veut.、Mm -hmm. Et il faisait aussi、euh, beaucoup la campagne pour la légalisation de la marijuana. D'ailleurs, son tout premier album, je crois, s'appelle Legalize It. Donc,、euh, c'est,、oh. assez intéressant à entendre, e、euh, t、euh, son histoire est

selon moi, plus intéressante que celle de Bob Marley, à cause,、mm -hmm. justement, de cette implication politique et sociale à la part de Peter Tosh. Est-ce qu'on sait dans quelles circonstances il a été assassiné? e h ben, en fait,、euh, je, je crois qu'il a surpris les voleurs chez lui et、euh, il s'est fait malheureusement assassiner, mais c'est peut-être aussi un assassinat politique parce qu'il, shakeait beaucoup les, les bases euh,、ouais. euh, du gouvernement, il incitait le peuple à la révolte. Et d'ailleurs, sa guitare、euh, signature, si on veut, à lui, c'était en forme de K47. Donc,、euh, la guitare était

Euh, s u r u n modèle de, de, de K47,、ah. très typique à、euh, ce, ce, ce, ce, P, ce cher Peter Tosh. <rire> et finalement. Oui, finalement, pour terminer la journée、euh, et la semaine d'éphéméride,、eh、le 11 septembre 1990, Bob Dylan lance l'album Under the Red Sky. C'est pas un album、euh, marquant、non. de Bob Dylan. Est-ce que c'est est, celui-là sur lequel on retrouve Slash、euh, Je suis pas sûr.、Euh,

C'est une bonne question, j'avais aucune idée que.、Euh, De toute façon, Bob d e l u n je vous dirais qu'entre 7 5 puis 9 5 Ouais,、euh, c e s t assez difficile. c l i m u t e of Mind, c e s t en 9 8 ça?、Mm -hmm. Bon, ben donc, entre 7 5 et. 1998,、euh, c'est、ouais. pas mal au b i il y a e u l'album Desire, d l n'y a pas si mal en 7 7

Bon, il y a une vingtaine d'années, là, que ça, ça, ça vaut même pas à peine. Ah, c'est ça, il y a eu ça, plusieurs e C'est même, même atroce. Plusieurs périodes assez, a s s ordinaires, Ah,、oh, oh, oh, oui, Puis,、euh, d'écouter ça, c'est quasiment du masochisme, oui. <rire> eh bien, merci beaucoup, Simon. m e r c i Encore une fois,、euh, là, pour l'automne, la programmation d'automne, tu vas continuer à animer l'album、euh, classique,、euh, qui va être、euh, encore une fois diffusé juste avant. Classique des vendredis. Pour la rediffusion, surveillez le site Web.

Euh, on va l'annoncer、euh, où va avoir lieu la rediff.

e、euh, t aussi, tu vas avoir une nouvelle émission,、oui. mais qui ne commence pas lundi prochain,、non. mais plutôt l'autre. Tu nous en parles? e u Catalypse, en fait, qui va être une émission thématique où à chaque semaine, on va explorer un thème particulier, comme le tout premier épisode sera basé sur la radio.、Mm -hmm. donc, on va explorer un peu l'histoire de la radio, son influence dans la société, mais aussi, bien sûr, entouré de très b o n n e m u s i q u e et qui va toujours、oui. se relier au thème. Je <rire> crois que ça va être intéressant et j'invite、euh, tous les gens, donc, à être présents dans deux semaines le lundi soir.

Afin de découvrir cette. Et c'est、euh, de 20h à, 20 à 22h, tout juste après、euh, l'émission de Frédéric Durand. Oui, d a c c Qui, lui, est、euh, de retour lundi prochain. Une très、Frédéric、bonne a v e c le voyage、euh, insolite. J'aimerais、euh, prendre deux secondes pour te féliciter, Alain, pour 15 ans de r <rire> o、euh, c l a s s i q u e Franchement, c'est une institution assez. b e n écoute, je te remercie beaucoup, mais c'est vraiment un plaisir pour moi d'animer、euh, r <rire> o c l a s s i q u e toutes les semaines comme ça depuis.、Euh,

15 ans. Et aussi, t'as repris tes, tes chroniques. On en oui, a pas reparlé.、Euh, dans l'émission du matin avec、euh, Mathieu et François. Oui, le, le jeudi,、euh, le jeudi matin à 8 heures, en fait, de retour à Assemblage Requis avec Phénomène.、Oui. Qui s'élargit un peu plus cette saison. Donc, on va toucher au, aussi au phénomène à proprement dit de la musique,、mm -hmm. c'est-à-dire d e s choses qui se sont insérées dans le folklore.、Euh, cette semaine, autre, tu nous as parlé des effets Larsen. Oui, <rire> les feedbacks、euh, en, en, en bon français, comme on dit,、euh, qui se sont insérés sur les albums ainsi que dans, dans, dans les

Expérimentation musicale avec、mm -hmm. le temps.、Euh, et également,、euh, on va parler, bien sûr, des biographies d'artistes, mais aussi d'autres、euh, types, d'autres concepts, bref, dans la musique、euh, qui seront、oui. abordés. Et il、euh, y a également le dîner de tourne, il y a le mercredi,、euh, toujours à midi,、euh, donc dans le cadre du discours des i n t e r n é d a i r e s Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup encore merci. une fois, Simon. Ce fut un immense plaisir de te recevoir encore une fois. Il est midi 20 déjà.

Vous êtes à l'émission Rock Classique, bien sûr, en compagnie d'Anna Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un, un bloc qui va brasser pas mal. Il est assez éclectique, d'ailleurs, puisqu'on va entendre, entre autres,、euh, Girls c h o o l Aerosmith et même Frank Zappa. Mais tout de suite, on écoute Free. Vous êtes à l'antenne.、Hmm.

On a parlé tellement longtemps que le lecteur a eu le t e m p s de t o m b e r en léthargie. Donc, je disais Free. <rire> All right now. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des b é l é m a n s La seule à faire tourner du vrai rock comme ça. <rire> C'est fou. 89 FM. i s a I d h e r

Tell now. <laughs> I took her home to my place, watching her move on her face. She said, Look, what's your game, baby? I

I like what your t-shirt says.

d o n sa fille Moon Unit One dans le rôle d'une jeune fille particulièrement stupide de la vallée de San Fernando en Californie. C'était la pièce Valley Girl et ça nous vient de leur album、uh, Ship Arriving Too l a t e to Save a d r o w n i n g Witch paru en 1982. Juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec Kings and Queens qui nous vient de leur disque Draw the Line paru en 77.

Girls' c h o o l juste avant ça, avec Watch the Step,、euh, ça nous vient de leur deuxième disque, Hit and Run, de 1981, et au début du blog, on a entendu Free avec All Right Now, leur immense classique, qui est tiré de leur、euh, album Fire and Water, paru en 1970. Midi 42, vous êtes à l'émission avec c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.

Et là, on va y aller avec un petit bloc rock canadien. Dans un moment, on va entendre les Montréalais de April Wine et Frank Marino and Mahogany Rush. Mais tout de suite, on écoute une immense classique du b a d t r a v e r s Band. Snorting Whiskey. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!

o u b l e r nos superficies. Venez voir nos nouveautés. Pour des m a g t des pneus. C'est la place. p e s démarreurs à distance. C'est la place. Pour une radio d'auto. C'est la place. Pour des accessoires de véhicules. C'est la place. Maintenant plus grand, plus fort, plus beau. M-Chip Audio et Performance. Toujours Coin b e l f e u i l l e et c o n t r i c h e l e u 694-1108. M-Chip.ca. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université.

Avec la pièce Sister Change qui ouvre leur album Tales of the Unexpected de 1979. Juste avant ça, on a entendu un autre groupe montréalais, April Wine, avec Hot on the Wheels of Love qui nous vient de leur disque First l a n c lui aussi paru en 1979. Et au début de ce petit bloc rock canadien, on a entendu le Pat Travers Band avec leur classique Snorting Whiskey qui nous vient de leur très bon disque Crash and Burn paru en 1980.

Il y a les tops des années passées. Il y a un accès direct à mon blog、euh, sur lequel vous retrouverez au moins une centaine de critiques d'albums.

Paru dans les douze derniers mois. J'en ai d'ailleurs rajouté hier soir. Il y a une section、euh, balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter comme ça une ancienne émission n'importe quand dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Surtout, ne vous gênez pas. Encore une fois, le site se trouve au w w w r a c c l a s s i q u e n e t

On va poursuivre avec un petit bloc vraiment hard rock heavy metal puisque dans quelques minutes on va entendre Black Sabbath et Kiss, mais tout de suite on écoute ACDC. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.FM.

¡Gracias!

えっ

b a c k Sabbath avec la pièce Spiral Architect qui clôture leur album Sabbath Bloody Sabbath de 1973. Ça finit vraiment bizarrement pour un album de métal. On se croirait plutôt dans un épisode du sein à la fin.

Juste avant ça. Ah oui, c'est vrai, il y a de sérieuses rumeurs de réunion s de Ozzy avec Black Sabbath dans un proche avenir. Certains pensent même que Ozzy est en train de, de travailler avec les membres originaux du groupe en Angleterre sur un nouvel album et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas assisté à la première du film de son fils à Hollywood la semaine dernière. Ça pourrait être cool. Le dernier album de Ozzy avec Black Sabbath, ça redonnerait peut-être un peu de crédibilité métal à Ozzy.

Juste avant ça, on a entendu Kiss avec Yes, I Know, Nobody's Perfect. Ça, ça nous vient de leur dernier album, Sonic Boom.、Un、très bon disque paru il y a deux ans, en 2009. Ils sont en train de travailler un nouvel album studio, Kiss, qui va a paraître p au printemps prochain. Et,、euh, selon Gene Simmons, je le cite, ça va ressembler à, à Sonic Boom sur stéroïdes. <rire> je suis bien hâte de voir ça. Il était très bon, Sonic Boom. D'autant plus que Paul Stanley a rajouté qu'on n'y retrouverait pas de ballade, ce qui est vraiment excellent. Kiss vont sortir、euh, le.

Volume 4 de leur série Kissology en novembre, qui va contenir comme ça、euh, des extraits en concert de toutes les époques de Kiss avec du matériel inédit de leur、euh, début, apparemment. C'est sur DVD, bien sûr. Au début du blog, on a entendu ACDC avec Evil Walks qu'on qu retrouve sur leur album Four Dose About to Rock de 1981.

Call o s t h b o u t h t a Rock, qui、euh, est l'album Vénile Classique que je vais vous présenter. Je vais vous présenter une face complète de ce disque la semaine prochaine à l'émission. 13h13, vous êtes à l'émission avec Classique en compagnie d'Alain Lofère, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller maintenant avec un. On va refaire un petit retour dans le temps. On va retourner dans les années 60, puisqu'on va y aller avec un.

Petit bloc de matériel qui a été enregistré dans ces années. On va entendre entre autres les Beatles, les Birds et les Rolling Stones, mais tout de suite, on écoute un des premiers enregistrements professionnels de Robert Plant. You Better Run, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou! 89.1 FM. Oh, what you trying to do to my heart?、Mm, what you trying to do to my heart?

e t h I n g I had was yours, n o w I'm closing all the doors. What you try i n g to do to my heart? t e r run, you better run.

What you trying to do to my soul? Every time I see your face, see you in another place. What you trying to do to my soul? Yeah.

So, can't you see? Don't you know? I can't stand your alibi. s tell, tell me why. Said I want y o u back home. Yeah. Let it come out of y o u girl. What you trying to do to my head?

w h a Trying to do to my head. Every time I see your face, I see you in another place. What you trying to do to my head? You better lie. You better lie. You better leave. from my s I'm d e i gonna keep on walking. I'm g keep on walking. Gotta get away from you. Cause I'm not gonna.

i Thank you.

The Birds, avec Mister Tambourine Man, la pièce titre et composition de b o b d y l a n

Sur leur premier album paru en 1965. Juste avant ça, on a entendu les Beatles avec Bad Boy c e s t t i r é de la copie américaine, la version américaine de, du disque Beatles 4 paru en 1965. En fait, je dis version américaine, mais c'est un album qui est sorti seulement en Amérique du Nord, Beatles 5, et en Angleterre, Bad Boy était paru sur un EP, un maxi à l'époque.

On a aussi entendu les Rolling Stones juste avant ça avec You Can't Catch Me, une reprise de Chuck Berry qu'on retrouve sur leur disque、uh, The Rolling Stones Now de 1965. Et au début du blog, on a entendu Robert Plant avec un de ses premiers enregistrements professionnels. You'd Better Run s'est tiré de son album、uh, Anthologie 66 to Timbuktu qui est paru en 2006. Mais、uh, cette pièce-là a été enregistrée、uh, plus précisément

En 1966, avant qu'il devienne une espèce de EP, et que par la suite, bien sûr, il forme Led Zeppelin avec Jimmy Page. 13h27, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Maintenant, il y a là avec un petit bloc rock'n'roll, rockabilly, surf, puisque dans un moment, on va entendre les Ramones, on va aussi entendre les Sonics et les Trashmen.

Tout ça pour nous préparer, puisque dans une dizaine de minutes, je vais vous présenter、euh, le tout nouvel album du projet Rockabilly de Lemmy de Motorhead, les Headcats. Tout de suite, on écoute un classique de Gene Vincent et ses Blue Caps. Cruising! Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. C'est faux. 8 9 FM. Cruising! t o u m o n d a f r cruising! Cruising!

Listen to the roll, the show breaks loud. Keep on s u r f i n t i l the sun goes down. Grab your honey and hold it tight. We're gonna have a surf in a p o t t r tonight. Well, I ride a surfer and it takes three punches and heavy to wipe me out. I can do a double spitter before you count to three. Oh, king of the surf, bud. Oh, king of the surf, e r f

On the beach, gonna dance all night. d a n c e a n d sing the whole night away. a n be riding a s u r f b o a r d Well, the very next day. Well, I'm a h i g h r i d i n superman. It takes three punches r and a heavy to wake me up. I can do a double spinner before you count to three. Oh, king of the surf, t h t s me. Oh, king of the surf, t h t s me.

よろしくお願いし

Rockaway Beach, s e s t tiré de leur album Rocket to Russia qui est sorti en 1977. Juste avant ça, on a entendu les Sonics de Seattle avec Strict 9 qui nous vient de leur premier disque,、et、Here are the Sonics, qui lui est sorti en 1965. On a aussi entendu les, thrash, les Thrashmen avec King of the Surf, Ça, ça nous vient de leur seul et unique album.

Intitulé Surfing b u r n un classique du rock garage a paru p en 1964. Et au début du b l o c on a entendu Gene Vincent et ses Blue Caps avec la pièce c r u i s i n qu'on retrouve sur son deuxième album, tout simplement intitulé Gene Vincent and His Blue Caps qui est sorti en 1957.

C'est un projet que l'Emmy a mis sur pied avec le batteur des Stray Cats, Slim Jim Phantom, en 2000, quand les deux hommes ont participé à un album hommage à Elvis, intitulé Swing Cats. Ils ont commencé à donner des spectacles par la suite pour le plaisir avec le guitariste Danny B. Harvey des Rock Cats,、euh, qui complète comme ça le trio. Ils ont enregistré un premier album studio en 2006, intitulé Fool's Paradise, dont j'ai fait tourner plusieurs extraits ici à Rock Classic.

depuis plusieurs années, Et ils ont sorti un DVD en concert intitulé Rockin' the Cat Club, Live from the Sunset Strip. Évidemment, le rockabilly et le rock'n'roll des années 50, ce sont les racines et la passion de Lemmy, ce qui fait que ce projet Headcat est fait pour la meilleure des raisons, c'est-à-dire absolument pour le plaisir. Et c'est pourquoi c'est aussi un plaisir d'écouter ce disque avec la voix rugueuse comme ça de Lemmy qui se débrouille fort bien sur ses classiques.

De la, des premières années du rock, quand Lemmy était lui-même un gamin.、Euh, il a beau avoir une voix extrêmement rugueuse et graveleuse, mais toutes les notes sont bel et bien là,、euh, ce qui est tout de même incroyable quand on pense au mode de vie rock'n'roll extrême que Lemmy、euh, mène depuis、euh, quelques 50 ans.、Euh, les Headcats reprennent des chansons、euh, de Gene Vincent,、euh, Eddie Cochran, de Jerry Lewis,、euh, Lewis plutôt.

Uh, Larry Williams,、uh, du Chuck Berry, et même une chanson,、uh, des idoles de Lemmy, c'est-à-dire les Beatles, et une de Elvis, What Trying to Get to You.、Uh, c'est un album dans la même veine que celui de George Throgood, qui lui aussi vient de sortir, dont je vous ai parlé la semaine dernière, album que j a i que j'ai beaucoup aimé.、Uh, mais en plus,、uh, Lemmy, lui,、uh, pour son album, il a eu le très bon goût de ne pas avoir cours à des gadgets comme l'autotune, ce qui est la seule chose que j'ai reproché au disque de George Throgood.

Euh, parce que, c e lui aussi, c'est un disque qui a été enregistré dans la bonne humeur et la passion, mais je trouve pas que de l'autodune, ça convient, euh, euh, à du blues ou à du rockabilly. l e m i ne se sert pas de ce, t t e espèce de cossin.、Euh, c'est tellement sympathique, en fait, cet album des Headcats qu'on va tout de suite en écouter quatre extraits. Je vous rappelle le titre de l'album. Walk the Walk, Talk the Talk. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. l e s e seul a d i f f u s e du vrai rock à Toiréviens. C'est fou 89 FM.

her o o There she comes. Here comes that girl again. I haven't seen her since I don't know when. She's a little s w e e when I pass. Cause look a all the guys from my out of my class. That ain't something for m e thinking to myself. She's sure if I'm looking, man, she's something else.

The street in a car and just for me, I'll be the car w and be a luxury. b r i g h t color paint for the gas, then you can let it blow i s out of my glass. That ain't s t o p p i n me from a thing k i n to myself. That car's why I'm looking, man. It's something else. Well, look at here, just wait and see.

i True, s t man. i h e got something else. Look at here. What's all this? Never thought I'd do this before. The d e s e t h a v e n k n o c k in g on the door. Cause I'd run and it's all mine. 41 for another 59. Got that gun and I'm a d i c t e d to myself. She's so fine、sure、looking, man. Ah, s h e s something else.

r On g e de Lemmy de Motorhead. r Rockabilly o vient d'entendre quatre extraits de leur deuxième album qui vient de sortir intitulé Walk the Walk, Talk the Talk. On vient d'écouter leur reprise de You Can Do That des Beatles, une chanson de John Lennon qui prend comme ça une couleur intéressante avec la voix rugueuse de Lemmy. Évidemment, il manque les chœurs de, de Paul et George, mais c'est quand même beau et différent.

C'était précédé de Something Else, un des grands classiques de Eddie c o c h r a n plutôt. On a aussi écouté la reprise de Shaking All Over de Johnny Kid and the Pirates et au début du b l o c on a écouté un morceau original

Composition de l é m i s intitulée American Beat qui ouvre l'album en force. C'est vraiment très bon. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un album que je comparerais、euh, directement au dernier disque de George t h r o g o o d and the Destroyers sur lequel、euh, il revisitait comme ça ses racines musicales et sur、euh, lequel il a l'air de s'être beaucoup amusé.

L'EMI a simultanément fait la même chose en délaissant pour un moment le métal et Motorhead pour se taper comme ça un trip avec d'autres amateurs de rockabilly et de rock'n'roll des années 50. C'est très sympathique, très joyeux et ça vaut bien un 7,5 sur 10.

13h50, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans cette veine、euh, blues, rock et、euh, rock'n'roll. a d Dans un moment, on va entendre les Black Rose, mais tout de suite, on écoute justement un extrait du dernier disque de George Throgood and the Destroyers, 2120 South Michigan Avenue.

シュフォー89インターン。

Back alley. Not that alley, n t a l l bit o u You still hear those voices sing?、It、takes you back in time.

the block

89MTV。

Black Rose ont fait leurs adieux en Angleterre cet été lors d'un dernier concert à Londres, plus précisément en juillet. Ils ont décidé comme ça de prendre une pause, une durée indéterminée, comme ils l'avaient fait il y a plusieurs années.

Vient Shake Your Money Maker, la pièce qui avait donné son titre au premier album des Crows.

au début des années 90, mais q u i ne, on, on ne retrouvait pas cette pièce, curieusement, sur cet album. On la retrouve sur le disque en concert qu'ils ont enregistré avec Jimmy Page, justement, en 1999, l'album Live at the Greek. C'était précédé les Black Rose de Steve Hill avec It a i n t Cool, la pièce qui ouvre son dernier très bon album Whiplash Love, qui est paru au cours de l'été. Et au début du vlog, on a entendu George Throgood and the Destroyers avec Going Back à

Et p i s est-ce q u i ouvre son excellent dernier disque、uh, 2120, South Michigan Avenue, qui est paru il y a quelques semaines? 14h05, vous êtes à l'émission Classique, en compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec du matériel des années 60, fin des années 60. Dans quelques minutes, on va entendre Led Zeppelin avec un de leurs immenses classiques. On va aussi entendre les ou,

Mais tout de suite, on écoute Jimi Hendrix. Here it comes, Loverman. Vous êtes à l'antenne de la radio campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai r o g a t o i r e et i e n C'est fou. 89 FM.

898765 blood blood,、er。

Qu'est-ce que j'aurais pu faire jouer la semaine dernière lors de b o n spécial de fin de vacances, mais qui est encore tout à fait approprié de circonstances? Summer's Almost Gone, Jim Morrison et l e s d o o r s n e s t tiré d leur troisième album、euh, studio.

w a i t i n g for the Sun, qui est sorti en 1968, c'était précédé d'un des très nombreux classiques de l a d Zeppelin, soit Ramble On, tiré de leur deuxième disque, tout simplement intitulé Led Zeppelin 2, paru en 1969. On a aussi entendu Les Who avec、euh, un, aussi, c'est un de leurs très très nombreux classiques, Pinball Wizard, tiré de leur opéra Rocket Tommy, paru aussi en 69. Et au début du b l o c on a entendu Jimi Hendrix avec Here He Comes Lover Man,

cette version-là, je l'ai prise sur,、euh, la, l b u m Compilation. C'est une des premières compilations que la famille Hendrix a s o r t i e en 1997 lorsqu'ils ont repris le contrôle sur les, les droits、euh, des enregistrements de Jimmy. C'est un, un, bon album, mais,、euh, pas essentiel. Ce qui est essentiel, ce sont vraiment les albums studio que Jimmy a sortis de son vivant. Mais c'est quand même b o n South Saturn Delta.

Et、en passant, Peter Jeune, i est où? Le guitariste a déclaré au magazine Classic Rock, que contrairement aux rumeurs, il n'y a pas d'intention de prendre sa retraite. Il a même l'intention de reprendre le spectacle Quadrophenia avec Roger Daltry e en 2012.

Trio,、euh, composé de trois jeunes francophones qui chantaient en anglais avec un très fort accent,、euh, qui v e n a i t un peu gâcher、euh, l'ensemble, malheureusement, parce que musicalement, c'était pas si mal, c'était même bon, et、euh, en parfaite symbiose avec son époque,、euh, je dirais même que dans le paysage, ils détonaient,、euh, avec euh, leur, euh, hard rock bluesy.

à la Cactus et Led Zeppelin, ils avaient quasiment l'air avant-gardistes à côté de ce qui se passait,、euh, au Québec,、euh, dans le temps, c'est-à-dire à côté des classels et des styles physiques, qui dominaient comme ça l e s ventes de disques au Québec, euh, sexe, ça avait l'air un peu ridicule en chantant en anglais avec leurs gros accents québécois, mais,、euh, ils a v a i t pas l'air plus f o u que d'autres groupes européens de la même époque, qui eux aussi chantaient un, avec un accent à découper au couteau.

En fait, à l'époque, c'était généralisé dans le monde. Tous ceux qui faisaient du rock sérieusement le faisaient en anglais. C'était la langue du rock et les jeunes se disaient qu'il valait mieux avoir l'air fou en chantant en anglais avec un accent plutôt que d'avoir l'air très fou comme Johnny Holliday qui chantait du Elvis comme ça en français. C'était tout à fait ridicule.

La seule chose qui, q e i n'y aidait pas,、euh, ce groupe, sexe, c'était leur nom très poche, qui leur a assurément fermé plein de portes à cette époque, au début des années 70, quand le clergé a, avait encore un peu d'influence et d'emprise sur la société québécoise.

C'était un nom qui était là pour choquer,、euh, bien sûr, les bien-pensants,、euh, mais ça a eu aussi pour effet de les faire passer pour des idiots auprès du public rock. Pour leur、euh, deuxième disque, Studio、euh, Sex ont été c h、euh, e r c h é r un saxophoniste et flûtiste du nom de Pierre o u e l l e t surnommé Pedro par、euh, les autres membres du groupe,、euh, c'est-à-dire le guitariste Yves Rousseau, le bassiste, chanteur, flûtiste et harmoniciste Robert t r é p a n i e r et le batteur、euh, Serge Gratton.

L'arrivée de Pedro a amené comme ça un peu de diversité musicale. Pour leur deuxième opus, ils ont laissé tomber le blues rock des débuts pour prendre une direction plus progressive et jazzée,、euh, qui s'apparente à l'école de Canterbury dont je vous ai parlé la semaine dernière.、Euh, Sex ont aussi opté pour,、euh, présenter un album concept intitulé The End of My Life, un titre et un concept en symbiose comme ça avec leur nom.、Euh, ils avaient l'air,、euh, obsédés si on se fie à leur texte.

C'est peu jojo, comme c o n c e p t puisque ça raconte la vie d'un homme qui, après avoir vécu une peine d'amour, débute une vie sexuelle remplie de promiscuité et il finit par contracter une MTS qui va s'avérer mortelle. Et ça, je vous le rappelle, c'est bien avant l'apparition du sida.、Euh, ça a l'air、euh, extrêmement risible comme ça aujourd'hui et ça l'est. Mais、euh, le résultat est pas mal meilleur que la description que j'en fais. En fait, c'est même très bon musicalement par moment.、Euh, c'est définitivement d'un bon intérêt.

Pour Les amateurs d'obscurité. On va tout de suite écouter deux morceaux tirés de cet album extrêmement r a r e très d i f f i c i l e à trouver. Vous êtes, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock obscur à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM.

だ

C'est un groupe Québécois très obscur du début des années 70, groupe qui portait le nom de Sex. On vient d'entendre deux extraits, trois extraits en fait, tirés de leur deuxième album studio, The End of My Life, paru en 1972. Album concept qui racontait comme ça la vie d'un homme de, de sa naissance à sa mort, s u r u n e après qu'il ait contacté.

une, euh, MTS, euh, la syphilis, plus particulièrement,、euh, il aurait pu se faire soigner, il n'y avait pas à en mourir,、euh, ça se guérissait, à cette époque, la, la syphilis, c e s t un peu con comme histoire, mais la musique est assez bonne, elle. On a entendu donc,、euh, les trois morceaux qui pourraient、euh, résumer l'histoire.

Euh, qui pourrait résumer en gros l'album,、euh, soit la première, I'm starting my life today,、euh, qui débute、euh, le disque et qui raconte、euh, comme ça l'émancipation sexuelle du personnage. C'était、euh, suivi de la pièce Sephilitis, euh, Sephilicia plutôt.

Et, et, euh, et, ça s'est terminé avec la longue pièce titre du disque The End of My Life,、euh, qui clôture comme ça l'album,、euh, euh, qui raconte évidemment la fin du personnage, l'attente de sa mort. <rire> ça finit d'ailleurs bizarrement avec、euh, des gazouillis. C'est vraiment étrange. Évidemment, vu la très grande rareté de cet album, on se doute bien qu'il ne s'en est pas vendu des masses et le groupe a disparu complètement de la carte.

Après avoir ouvert à plusieurs reprises en concert pour la formation d i o n y s o s d i o n y s o s qui est le premier vrai groupe de rock à avoir osé chanter du matériel original en français. À ma connaissance, aucun membre du groupe Sex ne s'est démarqué par la suite sur la scène musicale et ça doit faire drôle aujourd'hui de voir un père de famille raconter comme ça qu'il a déjà fait partie du groupe Sex. <rire> C'est vraiment ridicule.

Voilà qui complète cette petite présentation de ce groupe québécois très obscur du début des années 70. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur du début des années 70. Celui-là en anglais. Je vais vous présenter la formation Goliath. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs d'obscurité. 14h51.

Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps dans une,、euh, une, dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Je vais vous présenter une face d'un album vinyle classique paru il y a 40 ans, soit Look at yourself de Uriah Heep. Pour le moment, on va poursuivre avec un peu de rock progressif. Dans un moment, on va entendre le Manfred Man's Earth Band, mais tout de suite, on écoute Genesis.

The Fountain êtes sur les of Vous Salmosis la, la, la 89.1FM

ただいま。

Band avec l'excellente pièce titre de leur album classique Solar Fire, paru en 1973. Vraiment très bon. Et juste avant ça, on a entendu Genesis avec The Fountain of Salmosis qui clôture leur album Nursery Crime de 1971.

15h07, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans huit minutes, je vais vous présenter une face d'un album, une face complète d'un album vénile classique paru il y a 40 ans, soit Look at Yourself de Uriah Heep. Pour l'instant, on va poursuivre avec du matériel vraiment très calme, très doux avant de passer comme ça à des choses beaucoup plus musclées vers la fin de l'émission.

On va donc,、euh, y aller avec,、euh, dans un moment, on va entendre Emerson, Lincoln, Palmer, mais tout de suite, on écoute Jethro t u l l Living in the past. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n s Yes,、euh, la d i f f u s e e du vrai rock à t o i s r i v i è r e s c'est fou. 89 FM.

1 9 h 3 0 au 2900 rue Monseigneur Saint-Arnaud. Pour information, le 8 u i 2 2 n n 2 u f Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1

And ladies by the score, all dressed in satin.

p e r s o n n g a n Palmer avec la pièce Lucky Man qui clôture leur premier album homonyme paru en 1970. Juste avant ç on a entendu Jeff Rutall avec la pièce titre de l'album Living in the Past qui est paru en 1972.

de 1971, Uriah Heep, qui sont considérés par plusieurs comme l e s inventeurs du métal progressif. Leur premier album homonyme en Amérique du Nord,、euh, intitulé Very Heavy, Very Humble en Angleterre, était très bon.

Mais leur deuxième, Salisbury, qui est paru un an plus tard, au début de l'année 1971, était définitivement bien meilleur avec son mélange de hard rock, de jazz et de musique classique. Surtout la longue pièce titre qui est un véritable chef d'œuvre. Mais le groupe était vraiment très prolifique et ils ont fait paraître la même année, quelques mois plus tard, leur troisième album studio qui s'est avéré celui

Qu'il e u r a permis de percer de façon importante tellement que l'année suivante, Uriah Heep était devenu un des groupes de rock les plus populaires du monde avec Deep Purple et Led Zeppelin. Il Faut dire qu'avec des morceaux comme July Morning, Love Machine et la pièce titre, le contraire aurait été surprenant. On va tout de suite écouter la façon en entier de ce classique du hard rock progressif du début des années 70.

ウォ i カ r ト・ s、ah、C'est fou, ア・9 f m

すっきりした。

With the strength of a new day dawning and the beautiful sun, at the sound of the first bird singing, I was leaving for home. With the storm and the night behind me.

The road of my own

In the Strangest places. There wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces. And Upton e was aware of the fire that burned.

C'est en Look at yourself, l'album qui leur a permis de percer de façon majeure en 1971. On vient d'entendre l'immense classique July Morning sur lequel on retrouve un solo de Moog remarquable de Manfred Mann à la fin et qui permet à ce morceau de se terminer en apothéose.

Même s'il existe d'excellentes versions en concert de cette pièce, il n'y en a pas qui arrivent à égaler la version studio à cause de la présence comme ça de Manfred Mann. Juste avant, on a écouté la pièce、uh, I Wanna Be Free, un autre très bon rock de Uriah Heep. Et au début du b l o c on a entendu la pièce titre Look at yourself sur laquelle on note la participation

des membres du groupe d rock progressif africain Ozibiza,、euh, qui sont、euh, responsables de la véritable orgie de percussion s qu'on retrouve à la fin de cet autre classique du Heap. C'est vraiment un excellent album, mais malgré ça, c'est pas leur meilleur disque en carrière. Ils se sont surpassés l'année suivante avec un véritable chef-d'œuvre, soit le classique Demons and Wizards, dont je vous parlerai, parlerai assurément.

Un de ces jours. Voilà pour cette petite présentation de cet album classique. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face d'un autre album vénéne classique du rock. Cette fois-là, je vais vous présenter un disque qui est paru il y a 30 ans, soit For Those About to Rock, We Salute You de ACDC, qui est sorti en 1981. C'est donc un rendez-vous.

Jusqu'à 17h.

septembre 1098765。

Les a l l e m a n d Birth Control avec Get Down to Your Fate, c'est la pièce qui clôture la p a s e 1 de leur album v é n i le chef-d'œuvre Hoodoo Man, paru en 1972. Juste avant ça, on a entendu Deep Purple avec Bloodsucker. Ça, ça nous vient de leur disque In Rock de 1970. Et au début du blog, on a entendu le Grand Funk Railroad avec la pièce titre de leur disque Shining On de 1974.

16h01, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec un peu de power metal et de metal progressif pour cette dernière heure de l'émission. On va, dans un moment, on va entendre un classique de Iron Maiden. On va aussi entendre une pièce de Voyvon que je n'ai jamais diffusée auparavant à Rock Classic.

Mais tout de suite, on poursuit avec le premier extrait du tout nouvel album Avenir du quintet suédois Opeth qui sort dans deux semaines et qui est intitulé Heritage. L'extrait, lui, a été、euh, disponible depuis août en single, s'intitule The Devil's Orchard et le magazine Rock Hard l'a rendu disponible sur CD dans sa dernière édition. C'est ce qu'on écoute tout de suite. The Devil's Orchard de Opeth.

R34. R34. I41. I41. K70. K70. b a r -34. r -34. i s q u e Ho ho! On a un gagnant pour le prix de la b a r r i s q u e Vous aurez le choix, monsieur, parmi plus de 350 sortes de bières de microbrasserie québécoise, des paniers cadeaux, du foge, des

Du jerky, des verres à bière, tout pour avoir du plaisir. Avec l e n r s judicieux c o n s e i l vous êtes certain de trouver tout ce que vous cherchez. Allez les voir au 41-10 Boulevard des Forges, face au centre Les Rivières. q u é b e c p u n k s e n c n e t le site de l'actualité p u n k star IMO et Hardcore du Québec. Avec une liste de concerts mis à jour quotidiennement et une fiche détaillée de plus de 500 groupes q u é b é c o i s

Québec p u n k s i n est sans aucun doute le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur q u e b e c p u n k s i n n e t Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two.

Who is number one? You are number six.

Yes, un classique s é r i du non moins classique album The Number of the Beast de 1982 The Prisoner qui a été écrite en hommage à l'émission du même nom, Série Culte des années 60. D'ailleurs, je voudrais euh, dédier euh, cette pièce à mon ami、euh, Michel p r o u a n i m a t r i c e de la défunte émission La Brigue et le Fanal dont c'est l'émission préférée de tous les temps.

émission avec le défunt acteur、euh, Patrick McGowan qu'on a pu entendre dans l'introduction de la chanson. Juste avant, on a entendu le plus grand groupe de métal québécois de l'histoire, v i v a n avec le morceau Clouds in My House du disque Angel Rat de 1991. Ça fait déjà 20 ans.

The Angel Rat. Au début du b l o c on a entendu les Suédois de O'Peth avec un morceau tiré de leur nouveau disque qui sort dans deux semaines Heritage. La pièce s'intitule The Devil's Orchard.

Le verger du diable, et c'est, c'est sorti en simple, e n nous, e t vous retrouverez aussi ce morceau sur un CD qui vient avec la dernière édition du magazine Rock Hard dont la couverture est consacrée à o p e t h C'est très bon et j'ai hâte d'entendre le reste. Ça sort en magasin le 20 septembre.

solitude avec poison, blessed and burned.

pièce The i de deuxième album qui est paru il r leur paru é e de est quelques temps. album a t y World, The Flesh, The Devil. i n s o l i t u sera en concert à Montréal le 23 novembre en première partie de Corpic Lanny au Club Soda. Juste avant ça, on a entendu les anglais de Hell avec Let Battle Commence. Ça, c'est tiré de leur、euh, premier album qui est paru il y a quelques semaines, Human Remains, qui est absolument excellent. J'en ai parlé à l'émission la semaine dernière. Au début du b l o c on a entendu une autre formation suédoise, Ghost, avec l i s b e t h la

p i è c e t i r é e de leur premier excellent album, Opus Eponymous, qui est paru en janvier sur l'étiquette Metal Blade. Et Ghost seront à Québec avec Enslave le 28 septembre, ça s'en vient à l'Impériale t au Café Campus de Montréal le 29. Et ça, c'est à ne pas manquer Ghost avec Enslave, avec e n s l a v e s qui sont absolument excellents en spectacle. 16h38,

Vous êtes à l'émission e c l é s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un b l o c dans un moment, on va entendre deux formations de vétérans qui seront en spectacle à Montréal prochainement, c'est-à-dire Saxon et Judas Priest. Mais tout de suite, on écoute Motorhead.

89FM!

Rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine dans le d î n e e con sur c i o u 89. Le d î n e e con a été une présentation de La Barrique, le magasin bière à Trois-Rivières, 4110, au、oui, bord e s forts. J'essaie, je, j'essaie, j'essaie, c'est constructif. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire?

Surprise, you're in for a s h o t u London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, w o d you turn your back?

t h ripper goes to h e moon, s h a k e the fear.

Vous savez, la version spectacle de leur classique The r i p p e r qu'on retrouve sur l'album Unleashed in the East de 1979. Et je vous rappelle que j u d a s Priest sont en tournée de s p e c t a c l e d'adieu et qu'ils seront à Québec, au Colisée Pepsi le 23 novembre et à Montréal, au Centre b e l l le 24 avec des formations Black Label Society et Finlay's E.

En première partie, ça devrait être excellent. Juste avant Priest, on a entendu Saxon avec la pièce Afterburner du disque Call to Arms, leur nouvel album studio qui est versu il y a quelques semaines et qui est très bon. Eux aussi, Saxon, seront en concert à Montréal le lundi 10 octobre au Fofun et ça, c'est à ne pas manquer parce que c'est très rare, ça, comme visite、euh, Saxon à Montréal. Au début du bloc, on a entendu Motorhead avec Kill by Death.

C'est tiré de l'album No Remorse de 1984. Et ça, Kill by the, c'est le premier morceau sur lequel on retrouvait le duo de guitariste Phil Campbell, qui est toujours là en 2011 avec m o n t r h e a l Et Wurzel, Wurzel, dont on a appris le décès cet été. Il est décédé d'insuffisance rénale. Il était quand même assez jeune. Je pense qu'il avait même pas 60 ans. 16h52.

Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Judas p r i e s t et Saxon, ce soir même, vendredi 9 septembre, Pearl Jam est au Centre b e l l

Lundi, le 12, Capital e du m é t a l présente Arch Enemy, Devil Driver et s k e l d o n Witch à l i m p é r i a l de Québec. Ça devrait être très bon et tout ce beau monde-là sera, sera au,、oh, ils seront au métropolis le lendemain, le mardi 13. Et ça, c'est une présentation de BCI. Dimanche, 18 septembre, encore BCI qui, qui présente cette fois-là Catatonia avec Heaven's Cry et o n b e i n g Ça se passe au Fofone électrique. Le lundi 19, les Moody Blues seront Saint-Denis.

Mercredi 21, BCI présente、uh, Evergrey avec、uh, Sabaton, Power Glove et The a b s i n t h e Ça se passe encore une fois au f o f o n électrique. April Wine seront au m é t r o p o l i s le vendredi 23 septembre. Samedi 24, Trois Rivières Metal présente Cryptic Halling, Obscursus Romantia et deux autres groupes a u r a i e café le stage. Le mercredi 28 septembre,、euh, c a p i t a l du Metal présente un excellent concert, Anne Slade avec Ghost et Alceste. Ça, c'est à l i m p é r i a l et le lendemain,

Euh, tout ce monde-là sera au Café Campus de Montréal. Et là, c'est une présentation de BCI le jeudi 29、euh, septembre. Le vendredi 30, Protest the Heroes seront au Club Soda. Mardi 4 octobre, Primus seront au m é t r o p o l i s Lundi 10 octobre, je l'ai déjà dit, BCI présente、euh, Saxon avec Borealis et Heroic au f a u、euh, x f a u n électrique.

Et finalement, les vendredis et samedis 14 et 15 octobre aura lieu le Trois-Rivières Metal Fest avec, entre autres, en vedette, le Cavalera Conspiracy, n i p p o n Death, Sacrifice Atheist et mon ami Jeff Mavry cette semaine qui avait signé aussi Annihilator, donc,

Tout ça, ça se passe à la bâtisse industrielle. Très belle affiche cette année pour le Metal Fest. Les billets sont en vente depuis un petit bout de temps et,、euh, on devrait au, au cours des, des prochaines semaines avoir des entre eux avec、euh, certains des artistes qu'on retrouve à l'affiche de ce, ce onzième Metal Fest à Trois-Rivières.

16h54, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi, malheureusement. En terminant, je voudrais remercier encore une fois mon ami Simon f i t z b y l'historien de C'est Fou, pour les éphémérides du rock. Dans un moment, c'est、euh, la reprise de la présentation des palmarins C'est Fou qui va suivre avec Mathieu Plante. À 20h,、euh, ce sera le de retour des lutins de l'enfer.

Euh, comme ça, pour le plus grand plaisir des amateurs de métal plus extrêmes. Amateurs de rock, n'oubliez pas le retour aussi du、euh, voyage insolite avec mon ami Frédéric Durand, lundi à 19h, et aussi l'émission réanimation avec mon autre ami, le Dr. Pendragon, le mardi, bien sûr, de 19 à 22h. La semaine prochaine, avec la l'Assic, q u je vais vous présenter le fameux 3 pour 1. b e n oui, on va être déjà le troisième vendredi du mois.

Donc, u、euh, n i q u e m e n t des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe.、Euh, je vais vous présenter aussi plusieurs nouveautés, dont le nouveau Alice Cooper et le Dream Theater. Dans la chronique、euh, des groupes obscurs, je vais vous présenter le groupe anglais、euh, Goliath du début des années 70. Je vais vous présenter une f a c e complète u n album v i n y l e classique, p é r e n 81, Soft For Those About To Rock We Salute Ya de ACDC.

Et évidemment, mon ami Simon Fédivé sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce. Une pièce tirée du très bon dernier album d'un groupe qui sera en spectacle lundi et mardi prochain au Québec. Je les ai annoncés. Arch Enemy avec la voix angélique de Angela Gossot. On écoute la pièce Vengeance is m i n e du disque Chaos Legion. Il est sorti au début de cet été.